Ou Qibla, présente le corps en action, Madari Dussalikine. In the name of Allah, the praise and salam to the Messenger of salallahu alayhi wasalam. Inna alhamdulillahi nechmeduhu, wnaastainuhu, wnaastaghfiruhu. Wna'odhu billahi ta'ala min shurur anfusina, wna seiyyat a'amalina. Min yahdihillahi fala muzill له, wamin yudhlil fala haadiyah له. Wa ashahadu an illaha ilaha illallah wahdahu la shariyka lah. Wa ashahadu anna muhammadan, abduhu wa rasooluh salallahu alayhi wasalam. Ya ayyuhal laddina amanu, taqullaha haqqa tukatih. Och inte bara att ni är muslimer. Ja, i alla fall, ättå Röbben, som skälade sig av en själv och skälade sig av dem och skälade sig av dem, Inna allaha kana alaykum raqiba, amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Donc fré och sår en islam Bienvenue à une nouvelle séance de notre série Encore une fois le cœur en accent Madari du sadiq Les sentiers des itinérans selon Les paroles de l'imam ibn al-qayyim Alayhi rahmatullahi ta'ala Aujourd'hui incha'Allah On va commencer ou bien on va continuer au fait avec la deuxième partie Qui est reliée à la station de At-Tawakkul Encore une fois rappelant que le Tawakkul Ça réfère à la pleine confiance A Allah subhanahu wa ta'ala Faire pleinement confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas grave si vous n'étiez pas là lors de la dernière séance lorsqu'on parlait de cette station-là. On rappelle c'est ce n'est pas un cours académique ici. C'est des rappels qu'on est en train de faire sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu bien sûr le besoin ici, la pertinence du sujet de 1 en termes d'actualité. Et vu aussi le lien très très euh, proche du sujet d'aujourd'hui qui est Tawakkul. A la fin, incha'Allah, on va parler aussi du grand sujet d'actualité de nos jours à travers le monde qui est le virus corona qui fait peur aux gens et que les gens sont effrayés ainsi de suite. On va parler de ça, incha'Allah, d'un point de vue de l'islam. Qu'est-ce que l'islam Il nous dit sur de tels sujets. Mais ça, ça va être à la fin, parce que ça va être encore une fois une conclusion logique du sujet en tant que tel. Donc, lors de notre dernière séance, on s'était arrêté. Juste au début euh, de la partie où l'imam Ibn al-Qayyim, il nous expliquait les, les, euh, les différents degrés en quelque sorte, les différents pas pour accomplir notre tawakkul, notre pleine confiance, notre pleine confiance en Allah Azza wa Jal. Je rappelle encore une fois que c'est difficile de traduire ce mot là tawakkul exactement en français Donc le mot tawakkul n'a pas exactement un équivalent en français Mais on essaye de faire une traduction appro approximative Qui est quoi Qui est le fait de laisser les choses à Allah subhanahu wa ta'ala Faire pleinement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Donc ce que l'imam Ibn al qayyim va nous présenter maintenant C'est ce qu'il appelle darajat ou tawakkul Ce qu'on pourrait traduire avec notre langage familier de nos jours Tawakkul Pas à pas, ça veut dire comment bâtir le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala, ça consiste en quoi exactement Si je me rappelle bien, on avait déjà couvert les deux premiers degrés, mais on va les résumer très brièvement, bi idnillahi wa ta'ala. Le premier degré, bien sûr, « Ma'arifatou rabb bi sifatihi min qudratih, wa kifayatihi wa qayyumiyatihi » Connaître Allah Azza wa Connaître le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Vu que notre tawakul, il est relié à Allah Azza wa première chose, c'est de connaître qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le connaître avec ses noms, ses attributs, plus particulièrement le connaître avec sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne connaît pas la puissance d'Allah, celui qui doute de la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne connaît pas ou qui doute du degré de bienfaisance d'Allah, subhanahu wa de richesse d'Allah Azza wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala il est Al-Ghani. Allah Azza wa Jal il est Al-Qayyum Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal il est Al-Qayyum. Ça veut dire... Ses serviteurs, entre autres, ne l'affectent en rien. Il n'a pas besoin de ses serviteurs. Il n'est pas affecté par ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est al-hay, al-qayyum, il est le vivant. Et il est al-qayyum, subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est très important pour pouvoir, encore une fois, bâtir notre tawakkul en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme il nous dit, que tout se termine à la fin, tout revient à quoi À la science d'Allah, azzawajal älv kännsans då Allah subhanahu wa ta'ala t. är enligt Allah al subhanahu wa ta'ala, av vilantet är sin kraftens kraften s. a. w. t. men vi är hur man säger insha Allah al-azawaj al säger alltid insha Allah men det är insha Allah inte som ett termin kulturellt ok många personer använder det här ordet insha Allah att det är en enkel vanor han har lärt att säga Allah Beaucoup de personnes n'y croient pas vraiment ce « Inch'Allah » ou bien le, le, le posent à la mauvaise place. Quelqu'un va dire à son ami « Je vais te rencontrer au bar ce soir, Allah. Ok Donc ça, ce « Inch'Allah » n'a pas de place ici parce que si tu craignais Allah, tu ne vas pas mettre son nom dans quoi dans sa désobéissance subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas pas lier son nom. On n'a pas le droit de dire bismillah en commençant quelque chose qui est haram. En dit Allah, de dire alhamdulillah en faisant quelque chose qu'Allah a clairement interdit et qui attire sa colère. Ça, ça ne va que nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait ou bien le fait de citer son nom subhanahu wa ta'ala. Donc on parle ici, comme on a mentionné premier degré, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala avec sa seigneurie et sa puissance, sa volonté. Ainsi de suite, subhanahu wa deuxième chose, deuxième degré par la suite, asbab musabbabat, c'est de croire bien sûr en le système que Allah il a établi dans cet univers, qui est les asbab ou les musabbabat. Les asbab, c'est les causes, les causes, les moyens matériels. Ça veut dire ce qu'on pourrait, par exemple, c'est les lois de la physique, par exemple, les lois de de la médecine, tout ça, c'est des lois que il a établi dans cet univers. Le Tawakkul ne va pas à l'encontre de ces lois. Tawakkul, c'est pas de remettre en question. L'importance des mesures, l'importance de l'aspect pratique de la vie, l'importance de la prévention ou bien par exemple de la guérison, de chercher des solutions. Ce n'est pas ça le tawakkul, ce n'est pas le fait de les rejeter. On va voir plus tard, inshallah, c'est quoi les limites de ces causes en tant que telles. Mais la première chose, c'est que bien sûr, le croyant, il croit en les causes, en leur importance. Il prend ces, ces causes-là, il va les prendre en main tout en croyant que ces causes-là, c'est quoi Ça vient de où Les causes Ces causes, encore une fois, quand on parle de cause à effet, sebab, moussebab, est-ce que vous comprenez c'est quoi les causes ou j'explique je, avec plus de détails Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas exactement de quoi on parle C'est clair pour tout le monde C'est clair taïe. Donc, ces causes-là viennent de où Ces causes viennent de où Exemple très très simple, cause à effet. Le feu, qu'est-ce que ça fait Le feu Ça brûle. Okay, du feu, ça brûle. En général, il y a des matériaux qui euh, ne brûlent pas facilement avec le feu, mais pour, euh, pour le commun des choses de notre vie, on comprend, on perçoit et on croit que le feu, ça brûle. Ça, c'est cause à effet. Le feu, ça brûle par quoi D'où est-ce que ça vient, ça, cette règle Le feu, ça brûle. C'est la volonté d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a établi cette formule... -ce pas? dans cet univers ou bien dans ce monde au moins sur cette terre de, de la, la terre sur laquelle on, on vit et ça c'est très important à comprendre parce que c'est ça ce qui résout une question qui est très simple au en fait c'est vraiment pas compliqué en islam alors que des personnes la, la compliquent parce qu'ils ne connaissent pas leur religion la question de la religion via bien la foi Face à la science, ok, la foi face à la science, que dans l'islam, l'islam ne rejette pas la science, la science qui est bien sûr, on parle de science, qui est des, des vérités bien prouvées, la science c'est pas quelqu'un qui nous a écrit un article sur internet, il dit c'est ça la science, c'est pas la science, on parle de la science, ça veut dire des, des vérités qui sont, qui sont certaines qu'on ne peut pas remettre en question. C'est des faits devant nous, des choses qui sont clairement prouvées. Ces choses-là ne vont pas à l'encontre de la religion. La seule chose, c'est que quoi Nous, on croit que, oui, il n'y a pas de contradiction entre expliquer cela par le fait que c'est un qadar d'Allah, Azza wa et le fait de l'expliquer par quoi Il y a des recherches qui ont prouvé que telle bactérie pourrait causer autre chose. Parce que tout ça, ça vient d'Allah, Azza wa C'est lui, Al-Khaliq, subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakoum wa ma ta'amalouna. C'est lui qui a créé Toutes ces créatures, c'est lui qui a créé aussi l'effet entre la cause et entre, ou bien la relation entre la cause et l'effet. Et, et c'est lui, subhanahu wa taala, c'est Allah azawajal aussi, qui, lorsqu'il veut, il va abolir, ne serait-ce que par exception, la relation entre la la cause et l'effet. Nous l'avons dans Qur'an al-Karim, Allah azawajal, il nous dit: "Quelna ya na rokuni bardan wa 'ala." Ibrahim, un prophète d'Allah, Azza wa Jal, Ibrahim, Abraham, lorsque son peuple l'a pris et l'a jeté dans le feu. Pourquoi Pour le brûler. Allah, Azza wa Jal, il a dit... Il a ordonné au feu. Afin qu'il soit quoi Une source de fraîcheur pour Ibrahim, alayhi assalam. Donc, si Allah, Azza wa Jal, il veut... Il renverse les, les règles de cet univers, c'est lui qui les a créées, subhanahu wa ta'ala. Mais nous, à la base, on ne va pas, quoi, bâtir notre vie sur des miracles, en attendant des miracles que Allah azza wa ta'ala va me donner, moi, comme, moi, je vais être comme Ibrahim. Si quelqu'un me jette dans le feu, je vais être comme Ibrahim. Ce n'est pas en se basant sur des miracles qu'on va bâtir notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. On l'a bâtit encore une fois, sur le, la norme de cette vie qui est cause à effet si tu as faim qu'est-ce que tu fais Eh bien tu essaies de trouver de la nourriture pour manger parce que c'est ça ce qui enlève la faim Allah Azza wa Jal il, il nous a créé comme ça pour qu'on ait plus faim il faut, il faut remplir le ventre et, et manger sauf par miracle encore une fois Taïb, donc ça c'est le deuxième niveau c'est la question ici ou bien le deuxième degré c'est la question de l'asbab troisième niveau fi Troisième degré maintenant, c'est qu'on va renforcer tout cela avec le tawhid ici. C'est quoi le tawhid, bien sûr, c'est le monothéisme, l'unicité de Allah. Azzawajal. Il n'y a pas de tawakkul véridique en Allah azzawajal. sans la présence d'un vrai tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le tawhid, c'est lorsque notre cœur, il se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Notre cœur est pleinement attaché à Allah azza wa et notre cœur, il n'y a pas d'autres partenaires avec Allah azza wa au fond de, de notre cœur. « Bel haqiqatu tawakkul tawheed Bien plus que ça, il nous dit la vérité du tawakkul, c'est quoi C'est le tawheed du cœur. Sans tawheed, il n'y a pas de tawakkul qui est véridique. Il n'y a pas de tawakkul qui est plein. On l'a mentionné lors de notre dernière séance. Il y a des gens qui ont certaines formes de tawakkul. Mais ce n'est pas les pleines formes de tawakul qui pourraient nous citer des exemples, qui pourraient nous rappeler un peu ce qu'on avait cité lors de notre dernière séance. Je sais que ça fait deux, trois semaines, mais les personnes qui étaient bien concentrées, Inch'Allah, vont probablement pouvoir trouver la réponse. Il y avait des formes de tawakul plus communes, mais qui ne veulent pas dire grand chose sur le degré de foi <coughs> de la personne. Barakallahu fiq, tawakul pour le rizq, l'argent, la richesse, encore, encore une fois, rappelez-vous toujours ce fameux mot, toujours, si vous voulez vous rappeler c'est quoi ce tawakul de base qui est commun, qui ne veut rien dire vraiment sur ta vraie foi en Allah, c'est le in God we trust, God give me money, c'est l'argent qui est le dollar, c'est tout, c'est juste chercher l'argent en tant que tel et la richesse, ça, beaucoup de personnes qui ne croit pas vraiment pleinement en Allah Azza wa qui ne vénère pas Allah qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont pas de tawhid. Mais, quoi le matin, il va dire, Dieu va, Dieu va m'aider aujourd'hui à avoir de la richesse, que Dieu m'aide, que Dieu me facilite. Okay? Donc, ça c'est la forme de base. Mais le vrai tawakul, plus avancé, vraiment ancré dans le cœur, c'est celui qui vient avec le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawakul qui ne vibre pas. C'est parce que le tawakul, on le voit vraiment lorsqu'il est mis à... L'épreuve, lorsqu'il est mis à l'épreuve, c'est là où on va voir le vrai tawakul de la personne. C'est normal que si la personne dit « Oh Dieu, donne-moi de la richesse Oh Dieu, facilite-moi le commerce Oh Dieu, oh my God J'ai ce rêve de devenir millionnaire Facilite-moi cela, que cela arrive !» Et là que l'argent commence à… Il y a le flot qui arrive, eh bien, c'est normal, la personne va dire « Merci Dieu, il m'a donné l'argent !» Beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont pires, qui vont renier Allah Azawajal après ça, mais en général, quoi La personne va dire quoi Dieu, il m'aime. Parce que moi, j'ai demandé à Dieu et il m'a donné plus. Et là, la personne va dire, demandez encore à Allah plus et il va lui donner plus. Mais l'instant où la personne va être éprouvée, c'est quoi C'est lorsqu'il n'y a rien qui rentre. Ou bien. Lorsque la personne est, encore une fois, c'est plus que ça. Elle va être éprouvée dans sa foi. C'est pour ça le prophète nous a dit quoi Les personnes les plus éprouvées. C'est qui C'est les prophètes. Après ça, chacun qui se rapproche du niveau des, des prophètes, bien sûr, se rapproche de loin, pas de, pas de proche, mais ça veut dire les personnes qui sont vertueuses, qui craignent Allah Azza wa le plus que la personne, elle est proche d'Allah Azza wa le plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va l'éprouver, c'est parce que son tawakul lui permet de faire face à plus d'épreuves que le commun des personnes, encore une fois. فما دامت فيه علائق علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحته التوكل a chaque fois qu'il y a un peu de shirk ici ça veut dire d'autres partenaires med Allah azza wa jalla la personne elle a confiance en Allah mais elle a quoi aussi confiance en mon père qui m'a promis qu'il va aider J'ai confiance en Allah, mais j'ai aussi confiance en mon employeur. C'est une grande compagnie, très puissante, et je sais qu'il y a de gros projets qui arrivent. Et ils ont un bon chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Ils auront besoin de moi. Ils vont bien me payer. Ils vont me garder longtemps. Ok, donc ça c'est quoi Tawakul qui est quoi Matroul. C'est un tawakul ici qui est en quelque sorte qui est saturé, ou bien qui est euh, comment on peut dire ça Qui est mêlé, ok, avec Confiance en nortre Que Allah subhanahu wa ta'ala J'ai confiance en Allah azza wa jall, Que Allah subhanahu wa ta'ala Fama taltafata ila ghairillahi Akhaza dhalika l'iltifatu Shou'batan min shou'abi få några av de som har följt mig i alla år. Det är inte så att jag är en av de som är det är att att det inte att inte att en det att Par en voyage, bien sûr, ce n'est pas partir en voyage en avion comme aujourd'hui, mais prenons le voyage traditionnel. c'est parce qu'on fait encore une fois référence à des gens qui en parlaient de ça dans, dans le passé. Mais quelqu'un, il va dire, on va lui dire, prends ton chameau et va traverser le désert. Si vraiment tu as t'awakuron, Allah Azza wa Jal n'amène avec toi ni nourriture, ni eau ni rien du tout. C'est Allah Azza wa Jal qui va t'aider sur ton chemin. Okay? ça c'est extrême, pourquoi parce que ça c'est c'est rejeter ces fameux esbab, encore une fois ces fameux, ces fameux moyens, les causes, les mesures à prendre, parce que la personne elle pense que si je vais donner de l'importance aux esbab, aux mesures cela veut dire que je n'ai pas assez confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est faux, pourquoi c'est faux qui pourrait nous dire pourquoi c'est faux c'est quoi la distinction il y a une ligne bien claire ici à tracer La ligne à tracer que vous, donnez, que vous devez connaître par cœur, c'est quoi C'est que c'est seulement notre corps qui doit être occupé avec les esbèbes, avec les mesures. Notre cœur ne doit nullement être lié aux mesures. C'est clair ou je répète Le cœur ne doit nullement être lié aux moyens matériels. Le cœur n'y doit pas être attaché, sinon mon tawakul, il est à peu près. Il est mêlé, il n'est pas plein. Mon, ta mon tawhid ici, mon monothéisme, mon, euh, mon, mon unicité du tawhid, de Ribeh d'Allah Azawodal n'est pas le plus, le plus pur. Ça veut dire le moment. Il n'y a rien dans l'islam, dans la religion d'Allah Azzawajal, il n'y a rien qui t'empêche à dire, moi je vais partir dans un long voyage. De ce fait, je vais louer une voiture qui est puissante. C'est quoi C'est une mesure ici à prendre. Ce n'est pas haram, ce n'est pas interdit ici. On ne va pas dire que tu n'as pas de tawakul en Allah Azza wa jal. Par contre, le moment à partir duquel mon cœur devient attaché à l'auto, je veux dire moi, je suis mieux protégé que les autres parce que moi j'ai une auto qui est puissante. Je ne suis pas comme les autres. C'est là où mon tawakul commence à être à recevoir des coups. Vous comprenez C'est là où mon vrai tawhid en Allah, azza wa ta ma vraie confiance en Allah, subhanahu wa commence à être remise en question. C'est parce que toujours mon cœur doit être lié à Allah, à Allah subhanahu wa pas à l'auto, ni à ma richesse, ni à ma force physique, ni à ma santé, ni à ma famille, à ma tribu, ma, mon, mon pays, n'importe quelle chose. Que tout ça, c'est des moyens... Avec lesquels c'est seulement notre corps qui doit être engagé avec cela, mais pas notre cœur. Le cœur, il doit être dédié à la ibadat Allah subhanahu wa taala. Ad-daradatur-rabi'a, le quatrième degré. Après cela, c'est quoi? Il dit: ala wa ilayhi wa ilayhi, بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش Lorsque le cœur est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala Et que le cœur ici On ne peut pas le distraire On ne peut pas le bouger Il ne panique pas Lorsqu'il y a quoi Comme il appelle ici « Idbarun »« Iqbalun wa idbar »« Des asbab » Lorsque les asbab ils viennent ou ils partent Qui pourrait nous citer un exemple de ça Les asbab, les moyens qui viennent et qui partent, c'est que là le cœur il commence à paniquer. Qui pourrait nous citer un exemple Rizq, Rizq par exemple. Perds tu perds un travail, Montez, Taïb. Tu perds un travail. Donc là qu'est-ce qui arrive Quelqu'un regardez ici. Beaucoup de personnes en pensent parfois que j'ai vraiment ta dans Allah Azza Quelqu'un va te dire « que... Oui, oui, alhamdoulilah, moi j'ai plein de tawakul en Allah. Tu sais mon frère, moi j'ai jamais craint la pauvreté, alhamdoulilah. J'ai pleinement confiance en Allah, j'ai jamais pensé à la pauvreté ou j'ai craint la pauvreté. Parce que Allah Azza wa il est ar razzaq Mais parfois, on ne réalise pas que moi je n'ai jamais craint la pauvreté parce que je n'ai jamais fait face à un manque de esbab, ok Les esbabes ont toujours été là. Alhamdoulilah, il y a toujours dans, dans mon inbox et dans mes boîtes vocales et ainsi de suite, il y a toujours des gens qui m'appellent pour m'embaucher, qui veulent mes services. Parce que je suis connu et j'offre de bons services et ainsi de suite. Je me permets de dire non, je suis trop occupé. Je ne peux pas vous offrir de services. J'ai assez de travail. C'est normal que là, je pourrais être l'auré à dire mon tawakoulon Allah Azza wa il est fort, il est confirmé. Mais là, qu'est-ce qui arrive lorsque, lorsque je fais face un jour à idbar ou à C'est les qui semble prendre du recul, qui commencent à s'éloigner de moi. Si mon cœur, il commence à trembler, à paniquer, eh bien ça, c'est un symptôme que mon tawakul, il est problématique, qui n'est pas véridique, qui n'est pas, qu pas pleinement sincère. وَأَمَّا اعتما, اِعْتِمَادُهُ عَلَى اللَّهُ wa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 qui ne connaît rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regarde pas ici les qu'on va lui dire peut-être quelque chose pourquoi parce qu'il sait que rizquhu ala Allah, sa protection, elle vient d'Allah azza wa sa santé, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que j'ai dit en passant que tout ça c'est des ce qu'on est en train de mentionner ici comme principe. À la fin, inchallah, ça va être une conclusion avec des exemples, mais c'est avec tous ces principes là qu'on va bâtir. Les gens de nos jours, lorsque Les gens s'entraînent, moi je vois, je vois des gens sur internet, ok, vraiment ils paniquent, les gens ils exagèrent, ok Voilà la carte à travers le monde pour suivre le coronavirus, un instant à la fois, ok C'est comme si le corona il court derrière toi comme ça et toi tu essaies de trouver dans le GPS où est-ce que tu pourrais te, te cacher Alors ici on commence à voir un peu de LSB le cœur qui est lié ici au La personne qui panique Alors qu'en réalité Le croyant La première chose ici C'est quoi son tawakul Sur ce genre de choses C'est que le ajal C'est quoi le ajal le, le délai Ta fin de vie Elle est reliée au Kadar Elle n'est pas reliée au coronavirus Vous comprenez Notre fin de vie même si tu es en santé, alhamdulillah, tu es en pleine santé, tu es bien protégé, tu es. si c'est l'instant de ta mort, c'est l'instant de ta mort. Avec ou sans virus, avec ou sans protection, avec ou sans risque. Inna kulla shay'in khalaqna hu bi qadar. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit. Aynama takounu al ul wa walau kuntum fi burudin mushayyada. Même si on va... Cacher dans des forteresses ici, prendre toutes les mesures sécuritaires, sanitaires, ainsi de suite, de ce monde. Lorsque c'est notre mort, la mort, elle va arriver et on ne pourra rien faire pour la rejeter. Ce qui ne veut pas dire, comme on a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire que c'est haram, c'est interdit de prendre des mesures. Ce n'est pas ça ce que l'islam, il dit. Mais le cœur ne doit pas être. C'est pour ça, il y a le, le hadith du prophète, sallallahu sallam, hadith très connu, hadith du prophète, dans lequel il dit... La adoua. La adoua. Si on fait la traduction mot à mot de ce hadith, c'est ça ici le problème, okay, le problème des, parfois de prendre un livre avec des, des ayats ou des hadiths traduits juste comme ça, lire la traduction, je ne dis pas que c'est haram, je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire la traduction, tu peux lire la traduction même en arabe en passant demande parfois des choses, on la demande On ne peut pas se permettre de faire nos interprétations de tout Juste en lisant un hadith comme ça Ah j'ai lu un hadith, c'est ça ce que le prophète Salah Asmi a dit Pire encore, j'ai lu la traduction du hadith, c'est ça ce que l'islam il dit Parfois lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas être quoi claires A priori, là il faut faire quoi il faut Demander Parce que là on va revenir à Kalam ou l'ulama Tout un contexte beaucoup plus général Alors ce hadith du prophète la adoua", Si on va le prendre ici à la lettre la adoua", Ça veut dire qu'il n'y a pas de contagion le Prophète il serait en train de rejeter ici la contagion Qu'il n'y a pas de contagion Ça n'existe pas Il n'y a pas quelque chose qui pourrait être épidémique Si moi je suis malade et que tu es devant moi Il n'y a rien qui va t'affecter impossible. OK, mais c'est pas ça le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme les ulama ils ont expliqué. C'est pour ça, il y a d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui réfèrent à ce qu'on appelle aujourd'hui la mise en quarantaine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé de Atta'oun »« la peste, il a dit "Si vous avez entendu به دخل أرضا فلا تدخلها" ou "Si vous entendez qu'il y a la peste dans une terre, qui est apparue, qui commence à se répandre à l'intérieur d'une communauté d'une terre, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut pas entrer dans cette terre." Et si elle, si elle apparaît dans une terre dans laquelle vous êtes Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il ne faut pas sortir Il ne faut pas sortir par, quoi, par peur ici De faire face à cette maladie Il faut y rester, y demeurer Et être patient et endurant Et le Prophète Il y a plusieurs hadiths là-dessus Alors les ulama, ils disent, les savants, qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est en train de dire lorsqu'il dit La adoua Il rejette la adwa » en tant que croyance ici de l'jahiliya, des gens de hashirq dans la jahiliya, dans le pré-islam, qui croyaient que la adwa » c'est quelque chose qui se répand de façon automatique, indépendamment de la volonté d'Allah Azad. Ce qui pourrait aussi être le cas pour certaines personnes d'un esprit scientifique extrême de nos jours, du nouvel jahiliya, encore une fois, sous le couvert de, de la science. Okay? Des personnes qui croient que lorsqu'il y a la cause, eh bien, ça va toujours mener à, à l'effet. Vous comprenez Je suis malade. Etant je suis malade. Petite maladie comme ça. Je suis en train de lui parler lorsque je commence à tousser et à éternuer. Le lendemain, il se réveille, il est malade. Il va se dire quoi C'est à cause du gars hier. C'est lui qui m'a donné ça. Vous comprenez Ça c'est faux. Min qadar min qadarillahi subhanahu wa ta'ala. Si Allah azza wa ta'ala, si il a écrit que ça va t'arriver, ça va t'arriver. Si Allah azza wa ta'ala, il a écrit ça ne va pas t'arriver, ça va pas t'arriver. Même si j'étais devant toi et que moi j'étais malade et ainsi de suite. Ce qui ne rejette pas ici la question encore une fois de prendre les mesures. Prendre les mesures c'est une chose. Mais avoir le cœur qui croit, c'est fini. Quelqu'un a toussé devant moi, je vais tomber malade, c'est certain. Ça c'est quoi c'est un manque de foi en Allah subhanahu wa ta'ala manque de tawakul on Allah azza wa jall si je vais avoir le temps genre à la fin je vais donner des exemples de la vie des et des compagnons du prophète alayhi salat wa Numéro 5 al extrêmement important ici le premier pas dans, encore une fois la l'accomplissement la, la construction de notre tawakul en Allah subhanahu wa ta'ala husn azza wa du bien d'Allah subhanahu wa Penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui pourrait nous dire c'est quoi penser du bien d'Allah Azza wa Qu'est-ce que cela veut dire si, Allah, si quelque chose nous arrive, on pense que c'est pour un bien. Si quelque chose nous arrive, on pense que c'est pour un bien. Très bien. Quoi d'autre Être toujours positif. Être optimiste. Connaître Allah Azza wa Jalla Avec ses attributs qu Al-Wadud Qu'il Al-Rahim Qu'il Al-Hakim Al-Natif Al-Khabir Ainsi de suite Les différents noms et attributs D'Allah Azza wa Jalla Na. Invoquer Allah Azza wa Jalla Être sûr de la réponse Très bien Donc ça Comme Tout ce que vous avez mentionné, c'est ça. C'est soit que ce soit après un événement, ou bien même avant l'événement. Pensez du bien dans la Razawajal. Rasulullah alayhi sallam. Regardez, il y a un hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم. Wa salam wa, wa Vous savez de nos jours, il y a, il y a les personnes qui disent que, euh, qu'est-ce que je pourrais citer ici comme, euh, comme parole Il y a des paroles qu'on trouve encore une fois sur Internet ou des gens écrivent ça dans des Livres, hein, et Le livre va se faire vendre à des millions de copies parce qu'elle a écrit une phrase comme ça, ok? Smile to life and life will smile to you. Ok? Ça veut dire euh, si si tu es optimiste, il y a le bien qui va t'arriver. Si tu es pessimiste, il y a le mal qui va qui va t'arriver. Ok? Relier ça à la vie, juste comme ça, la vie. Encore une fois, ça c'est ça c'est faux, c'est problématique sous plusieurs angles. Voilà kid. si on relie ça. À la question de notre relation avec Allah Azawajal, ça c'est vrai. Le, pro... Le prophète Salam lui dit que Allah Azawajal, il dit ce qu'on appelle un hadith sacré, un hadith qu'Il a dit :« Ala 'inda zunnabdi bi, fal ya zunnabi 'abdima. » Allah Azza wa Jalla il dit je suis pour mon serviteur selon ce qu'il pense de moi alors qu'il pense de moi ce qu'il veut ce qui est ici une question de justice quelqu'un qui pense du bien d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla Jal, Jal, il est généreux subhanahu wa ta'ala il est al-karim Allah Azza wa Jalla va te donner plus et mieux que ce que toi tu espérais avoir d'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un qui pense du mal d'Allah d'Allah il wa taala ne mérite pas grand chose. Pourquoi est-ce que lui il mérite que Allah le traite bien s'il pense du mal d'Allah si S'il renie les bienfaits d'Allah si S'il renie la bienfaisance d'Allah si S'il doute d'Allah ça veut dire qu'il est en train de croire en Shaytan parce que c'est Shaytan comme Allah nous dit dans le Coran Al-Karim Al-Shaytanou yaidukum Al-Fakr wa yamurukum bi Al-Fahcha Al-Shaytan c'est lui qui nous, qui nous promet la pauvreté Et qu'est-ce qu'il nous ordonne de faire De faire le mal de ce fait De faire le haram de ce fait Parce qu'il dit Allah Azza wa il va pas te donner telle chose Alors fais à la place autre chose Ouvre les autres portes N'attends pas qu'Allah Azza wa il te donne Parce qu'Allah Azza wa Jal il, il va pas te donner. Vous comprenez Et ça, c'est la raison pourquoi plusieurs personnes de nos jours n'adorent pas Allah Azod. Pourquoi plusieurs de nos, personnes de nos jours sortent de l'islam. Pourquoi plusieurs personnes de nos jours deviennent athées, ainsi de suite. Pourquoi plusieurs personnes de nos jours même sont perdues dans des pensées, dans de la philosophie, ainsi de suite. Pourquoi Parce qu'il veut avoir les réponses à toutes choses reliées à Allah Azod. Est-ce que c'est vrai ou non Est-ce que vous avez déjà entendu parler de personnes comme ça Il y a des gens qui veulent avoir les réponses à toutes choses à propos d'Allah Azad. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala Allah an dalik, il doit te rendre des comptes à toi. Il doit t'expliquer à toi et à moi pourquoi est-ce qu'il a fait telle chose et pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas telle chose. Plusieurs personnes, ils disent, mais pourquoi Dieu ne fait pas telle chose Pourquoi est-ce que Dieu, il fait telle chose à la place de telle chose Mais moi, j'attendais telle chose et Dieu, il m'a donné telle chose. Allah, Allons. De un, c'est lui le maître, c'est lui le maître absolu. Okay? S'il n'y a personne, peu de gens que nous connaissons ont un peu d'audace pour demander à leur employeur, à leur boss au travail, à leur top manager ou je ne sais pas quoi, qui t'a permis de faire telle chose Qui t'a donné le droit de me mettre travailler par un lundi matin Qui t'a dit de me mettre sur tel projet Normalement, tu aurais dû me mettre dans tel projet. Okay? Les gens vont se taire. Tant que le petit chèque rentre. Petit chèque, c'est rien du tout devant le risque d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne subhanahu wa ta'ala. Alors, qui est l'être humain pour questionner son Seigneur subhanahu wa ta'ala De ce fait, les gens qui questionnent Allah azza wa jal, c'est quoi ici C'est un manque de confiance en Allah azza wa jal. Ils pensent du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont commencer de... De ce principe. Il pense du mal d'Allah Azzawajal. Et c'est comme s'il attend que quelqu'un lui prouve qu'Allah Azzawajal... Voilà pourquoi est-ce qu'il a fait telle chose et voilà pour qu'il va penser du bien d'Allah Azzawajal. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu pensais du bien d'Allah Azzawajal et que tu laisses les autres choses, tu laisses toutes ces questions philosophiques, tout ce sophisme ici cette saufsata inutile, eh bien, tu vas voir que ta, roule, ta vie va rouler normale et que Allah Azzawajal, il, vient, il va bien te traiter, il va te prendre en charge, subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas voir que du bien d'Allah Azzawajal. إذا كنت تتسي أظن بربك, subhanahu wa ta'ala, tu commences encore une fois du principe de penser du mal d'Allah, ça c'est ton problème, c'est toi qui vas être le perdant. Dans Al-Dunia et dans Al-Akhira. Donc, encore une fois, Tawakkul Allah Azza wa Jal commence par penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hussna dhanni billahi subhanahu wa ta'ala. Wa tahqiqu anna Hussna dhanni bihi yad'uhu ila tawakkuli alayhi. C'est normal ici. Quelqu'un qui pense du mal d'Allah Azza wa Jal peut pas avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait logique. Première, ou bien la prochaine chose. Premier, euh, prochain degré. Istislamu al-qalbi lahu wa qat'u munaza'atihi. Encore une fois ici, c'est la soumission du cœur à Allah azzawajal. De ne pas débattre avec Allah azzawajal. De ne pas faire al-munaza'a. Je vais commencer à donner des exemples subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا مَعْنَا يعني Donc le tawakkul ici, c'est de laisser... Écoutez bien ça, je sais que ce n'est pas politiquement correct de nos jours, mais écoutez bien ça, c'est ça notre digne, ok, On doit s'ajuster parfois sur cette, certaines choses qui sont contraires à la culture populaire qui nous affecte c'est de laisser la surplanification. À tête ici, l'excès de planification, les gens de nos jours, ils aiment ça, planifier trop pour l'avenir, ok Et qu'est-ce que je fais Et l'option 2, l'option 3, et l'option 4, il y a un minimum de planification qui est normal. C'est tout à fait logique. Je pars en vacances, je dois, je pars en voyage, je vais quoi Planifier un peu les bases de mon voyage, les choses normales, j'ai un budget à prendre, ainsi de suite. Mais trop de planification, la surplanification dans un avenir qui est éloigné ou bien dans des petits détails comme ça. Lorsqu'on sait, encore une fois, le plus qu'on va dans des détails dans la vie, le plus qu'on va très loin dans le temps, le plus qu'on est en train de jouer dans quoi Les Tête bille, mais avant d'arriver, on essaie d'argumenter ici, de prouver par la logique. Le plus qu'on est en train de jouer dans ...des probabilités très... ...très minimales, ok euh, On va planifier notre pause... ...pour la halaqa tout à l'heure... ...c'est normal, ok, on va, ...celui qui est responsable de la halaqa va planifier une pause... ...parce que normalement, en général... ...planifier une pause, inshaAllah, ...normalement ça va bien fonctionner... ...ça va aller comme prévu en général... ...sauf s'il y a quelque chose de vraiment imprévu... ...mais planifier ce qui va se passer... ...dans 30 années, dans 40 années... Est-ce qu'on a une idée sur le monde, comment ça va être Ma vie, comment ça va être Je vais être qui Est-ce que je vais même être vivant sur cette terre Aucune idée, ok Et là, il y a tellement de paramètres qui sont inconnus que qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation التدبير الى الله سبحانه وتعالى les préparations et les plans encore une fois on les laisse à Allah subhanahu wa ta'ala on fait une certaine planification minimale les grandes lignes après ça le reste n'atrokoo ilah Allah subhanahu wa ta'ala et هذا في bien sûr c'est à l'extérieur du domaine de la religion parce que remarquez il y a deux domaines différents ici Il y a le domaine de la religion, ce qu'on appelle « amr wa nahi » Ce qu'on appelle parfois le « halal », le « haram », l'obligatoire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire Les commandements de la religion en tant que tel Ça, Allah Azzawaday nous a pleinement responsabilisés sur ça Et ça, je ne vais pas dire « je laisse la planification à Allah Azzawaday » Les choses de la doud, il y a encore une fois, qui sont pleines d'imprévus Et qu'il y a plusieurs options qui sont correctes Il n'y a pas une option qui est le « haram » et l'autre option qui est le « halal » Alors, les choses de la dunya, c'est là où on laisse la planification. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de citer ça Pour que personne, comme il nous explique ici, les choses qu'Allah nous a demandé de faire, il faut les planifier. Je vous donne un exemple. Je vais dormir la nuit. Avant de dormir, qu'est-ce que je dis Quelqu'un va me dire, eh, n'oublie pas de te réveiller pour Salat al-Fadr. Je vais dire, oui, oui, Inch'Allah, bien sûr. Je vais aller dormir est-ce que tu as pris les mesures nécessaires est-ce que tu as mis ton alarme pour te réveiller non j'ai pas mis mon alarme je vais dormir vous comprenez j'ai pas pris de mesures alors là c'est quoi wrong pourquoi parce que Allah Azza wa ici ça c'est des choses que Allah Azza wa il m'a responsabilisé il m'a donné une responsabilité ici c'est une question de bien et de mal ne pas faire ça salade c'est mal Bien sûr, si j'ai pris toutes les mesures, j'ai fait de mon mieux, je me suis couché à l'heure, ainsi de suite, et que je ne me suis pas réveillé, je ne suis pas responsable. Auprès d'Allah, mais si moi, je ne fais pas, je ne prends pas mes dispositions, je dis... Ah, je laisse ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut prendre les mesures. Il faut faire tedbir ici. Pourquoi Parce que prendre les mesures ici, ça fait partie, et même planifier en tant que tel, c'est une ibadah ici. Je suis en train d'adorer Allah azza Ça fait partie de la salat en tant que tel, de préparer pour la salat. Se préparer pour la salat fait partie de la salat. C'est une ibadah. Mais encore une fois, les choses de la vie du bas monde, les choses futiles ou bien les choses bien éloignées, Ok, beaucoup de personnes, trop de personnes de nos jours, Qui pourrait nous dire pourquoi les personnes Surtout dans des sociétés comme ça Pourquoi les gens surplanifient leur vie selon vous Ils ne font pas confiance en Allah Ils ne font... font pas confiance en Allah Azza wa ils font pas confiance au Qadar. Mais aussi ailleurs dans le monde Dans d'autres sociétés Il y a des gens qui n'ont pas confiance en Allah Ils ne pensent pas du bien Même des gens qui ne croient pas en Allah Azza wa Mais ils n'ont pas ce problème de surplanification Comme on a ici Pourquoi Oui, chers Oui Un contrôle surtout, l'anxiété, très bien. L'anxiété, c'est peut-être plus le, le résultat, la conséquence. Oui. Je pense, euh, anxiété, de performance. Anxiété de performance plus au travail, oui. La notion, temps. notion du temps, peut-être. Ça peut intervenir le fait que les gens sont sous pression, d'avoir des délais et ainsi de suite, oui. La peur de l'avenir. Mesdames, la excellent. Oui. L'amour du matériel. La peur des imprévus. Regardez, tout ce que vous avez cité, c'est tout à fait vrai. Mais ça reste encore une fois, à mon avis, que ça normalement ça devrait être commun, tous les êtres humains, à travers le monde, okay, des différentes cultures, et ainsi de suite. N'importe quel être humain n'aime pas les imprévus, a peur de l'avenir, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a une chose, c'est que l'être humain, lorsqu'il n'a pas les bases de la vie, okay, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger aujourd'hui, de quoi nourrir ses enfants, Cette personne-là ne va pas penser « Qu'est-ce que je vais faire dans 50 ans ?» Vous comprenez Elle va être tellement occupée par ce que je vais faire aujourd'hui, tant que si ce soir, alhamdoulilah, j'ai de quoi manger, de quoi nourrir mes enfants, alhamdoulilah. Le problème dans ce genre de société dans laquelle on vit tellement, on a toute chose, tout est disponible... Tout semblait être garanti. Alors là, on commence à penser à plusieurs autres choses qu'on n'a pas et qu'on aimerait ça faire. Et qu'on aimerait ça avoir et ainsi de suite. Vous comprenez Et là, je commence à planifier dans 10 ans et dans 20 ans et dans 30 ans et dans 50 ans. Et les gens, mashallah, ils ont de grands rêves, ok Même lorsque lorsque je vais prendre ma retraite, qu'est-ce que je vais faire Et dans quel pays je vais vivre Et quel, et quel, et quel, là Et peut-être, il ne sait pas que la mort l'attend quoi, au prochain coin de rue. Vous comprenez Alors, c'est ça le problème ici, encore une fois, de c'est un problème avec le tawhid. de deux, comme vous avez mentionné ça, je pense que deux personnes ont mentionné ce mot-clé qu'on entend de nos jours partout, problème de l'anxiété et ainsi de suite. Pourquoi est-ce que les gens de nos jours, ils souffrent de ce genre de choses C'est parce que quoi Ils se sentent surchargés eux-mêmes. C'est normal qu'ils sont super anxieux parce qu'ils se sentent tellement surchargés. Ils pensent qu'ils sont les seigneurs d'eux-mêmes, de leur propre Dieu, qu'ils sont responsables de toutes choses, que quoi Ils sont toujours soucieux de de chaque petit détail dans la vie. Qu'est-ce qui va se passer ici, ici, ici. Voilà qu'il y encore une fois, cette chose-là, quand on dit « tada'u tadbira illallah azza wa ta'ala », c'est le tadbir pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas pour nous faire souffrir. Bien au contraire. Et si tu laisses les choses à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de deux quoi Tu as l'esprit qui est qui est tranquille. Parce que moi, je sais qu'entre moi et entre Allah azza wa ta'ala, J'ai fait de mon mieux. Bien sûr, comme on l'a mentionné, il y a des choses de base. Il y a une planification de base qui est importante dans la vie. OK Je vais partir au Had, mais tant cette année, eh bien, c'est normal. Il faut que, je prêche, faut que je parle à mon employeur pour demander des vacances de telle à telle date, ainsi de suite. Mais les moindres petits détails et pire que ça, être soucieux de ça lorsque ça tourne toujours ici dans mon esprit. Mais qu'est-ce qui arrive Mais si, mais si telle chose, et si telle chose, et qu'est-ce que je vais faire avec telle chose Eh bien, c'est moi qui vais souffrir des des conséquences psychologiquement mais aussi quoi dans la réalité Allah il va laisser la personne à elle-même subhanahu wa ta'ala elle devra trouver un remède elle-même à ses propres problèmes notre c'est quoi c'est ma capacité ma capacité le yes i can yes I can les fameux yes I can ok c'est quoi I can ici je, je peux c'est le pouvoir le qudra est-ce que vraiment on can ou on cannot dans l'islam selon encore une fois l'anglais qu'est-ce que l'islam il nous dit l'islam il nous dit que nous avons un pouvoir nous avons un pouvoir l'imansha aminkum an yastaqim mais notre pouvoir reste limité par le pouvoir d'Allah Azza wa Jal wa ma tasha'una illa ayya sha Allahu rabbu Al -alam. Si tu prends une décision Et une décision ferme de faire une chose Et que tu as l'agrément du monde entier Que tous les êtres humains sont d'accord avec toi Et que tout le monde t'encourage à le faire Et que tous vont faire de leur mieux Pour t'aider à le faire Si Allah Azza wa Il veut que tu ne le fasses pas Tu ne vas pas le faire C'est ça encore une fois le sens de al-qodra. Le pouvoir il revient à la fin, il revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, encore une fois, il ne faut pas trop se casser la tête. Il ne faut pas trop se casser la tête. Il faut les choses, laisser certaines choses à Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ça dépasse notre, encore une fois, euh, zone d'influence ou bien notre pouvoir régulier en tant qu'être qu humain. La prochaine chose, l'avant-dernière, prochain degré, c'est quoi Très important ici, s'appelle l'attafouid. C'est quoi, tafwid? Tafwid, je vais faire ici une petite traduction encore une fois approximative. C'est la délégation, ok? Je te laisse prendre cette responsabilité. Quelqu'un va dire comme ça à un partenaire d'affaires ou autre chose. Je te fais confiance, prends cette Je te laisse. I'll let you deal with it, ok? Ça c'est quoi? C'est le tafwid, le tafwid. Alors ici. Un degré plus élevé du tawakul qui confirme encore plus tawakul, c'est de laisser les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela veut dire Il nous dit ici, c'est l'âme, c'est l'esprit même du tawakul. C'est laisser les choses, toutes les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire encore une fois pour revenir à la question d'actualité. Et si le corona va se rapprocher de nous, si ce virus va prendre de l'expansion, qu'est-ce qui arrive Quelqu'un va dire, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui va m'arriver Si ça arrive dans mon quartier, si ça arrive dans ma famille, qu'est-ce que je vais faire okay, C'est ça ce que les gens se posent comme question. Je connais quelqu'un qui est parti de nos jours, les gens qui... Okay, c'est devenu interdit de nos jours de quoi de Juste de tousser ou d'éternuer en public, c'est grave presque un crime. Les gens vont te regarder comme ça. Tu n'as plus le droit d'être malade, d'avoir une petite grippe comme ça, une fièvre. Pourquoi Parce que les gens sont tellement sensibles. Alors, laisser les choses en Allah. Allah ça ne veut pas dire encore une fois ne pas prendre les mesures. Tu peux prendre tes mesures. Euh, les mesures, je ne suis pas ici pour faire encore une fois euh, travail de santé publique. Il okay, y a des instants officiels qui ont des millions de dollars de budget pour la communication, pour vous dire de toujours vous laver les mains et ainsi de suite. voilà okay. Nous-mêmes dans la religion d'Allah Azzawajal, avant et après ça, le prophète nous a enseigné de toujours se laver. Le mu'min, le mu'min toujours, il fait le woudou en permanence, la moindre des choses ici pour les cinq salawaits, ainsi de suite. Okay. On a le zikr et le dua qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala On a des mesures comme le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris. Il y yaminik le fait de manger avec sa main droite, okay, de faire les choses qui contiennent la les impuretés, ainsi de suite, de le faire avec la main gauche. Tout ça, ça fait partie de quoi De la sunna. Il y a un aspect spirituel à ça, la question de Tashrif ou Al-Yamin. Mais en plus de ça aussi, il y a quoi Un aspect de d'hygiène donc plusieurs mesures pratiques mais moi j'ai pris toutes les mesures mais qu'est-ce qui arrive à la fin c'est avec toutes ces mesures cette maladie-là va me toucher ok c'est quoi, quoi le problème ici je ne pense pas à ça n'est-ce pas qu'un jour on va tous mourir est-ce que ça c'est une vérité on est tous d'accord sur ça on va tous mourir s'il y avait une possibilité Même si on disait, il y a environ 5% des êtres humains qui ne meurent jamais. Là, on pourrait avoir un certain esprit en disant, j'espère être parmi ces 5%. Mais la vérité, c'est qu'on va tous mourir. Enfin, c'est la première vérité. Deuxième vérité, c'est, es, est-ce que tous, on peut mourir à n'importe quel moment ou non? Oui. Encore une fois, est-ce qu'il y a 1%, 5% d'êtres humains Tu as une certaine classe spéciale qu'eux ne meurent qu'après 85 ans. Est-ce que ça existe Non. De ce fait, si la mort elle va arriver, indépendamment de ce qu'on fait, la mort elle est écrite. Personne n'a échappé à la mort. Même les prophètes, il y a un seul prophète qui n'a pas encore goûté à la mort, qui est Isa a.s, il va revenir sur cette terre et il va goûter à la mort, il va mourir comme tout le monde. Mais même les prophètes, De ce fait, le croyant n'est pas super, n'est pas craintif de la mort. Mais quoi il est craintif ici de l'instant de sa mort Pas ici, ah parce que je veux vivre longtemps, c'est pas ça la question. Je veux juste mourir au bon moment, lorsque quoi je suis à la bonne place, en train de faire des bonnes choses, pas des mauvaises choses. C'est la seule chose qui compte pour le croyant. Je veux juste mourir lorsque Azza wa Jal, il, il est satisfait de moi, subhanahu wa ta'ala. Alors là, tu as deux aspects. Il y a l'aspect que toi, tu contrôles. Ce que moi, je contrôle, c'est quoi C'est faire de mon mieux à chaque jour pour me rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, m'éloigner du mal. Il y a l'autre aspect que je ne contrôle pas, qui est le temps, la date, l'heure, seconde. Ça, c'est Allahu A'lam. Et je ne dois pas me soucier de ça. Je laisse ça à Allah Azza Wajalla. Que ce soit coronavirus, la guerre mondiale numéro 3, ou bien mourir dans mon propre château de millionnaire ou milliardaire, peu importe. C'est Allah Azza Wajalla qui a écrit ça. Subhanahu Wa Taala. Ça va arriver, et tu le laisses à Allah Azza Wajalla. C'est ça ce qu'on appelle ici quoi Atfuid. Laisser les choses qu'on ne peut pas contrôler, les laisser à Allah Subhanahu Wa Taala. Wa inzaluhā bihi talba wa اختيارا La remarquons que ce fameux tafouid ici il est fait quand on parle du tawakul de notre propre gré par confiance par optimisme en pensant du bien d'Allah pas parce qu'on est pris par la contrainte c'est pas parce que je n'ai pas d'autre choix c'est Allah qui est en Rab. alors euh, si je pouvais contrôler les choses moi-même je l'aurais fait mais non quand tu parles de tawakul ici c'est que ce tafouid tu le fais de ton propre progrès et tu es content avec ça. Pourquoi encore une fois c'est parce que tu fais confiance à Allah plus à confiance à toi-même ou à qui qu'encore d'autre tu fais confiance principalement à Allah subhanahu wa taala al amrihi ila abihi Qui va laisser ses propres décisions majeures à qui Un enfant de 4 ans, de 5 ans, il laisse son père décider, par exemple. C'est mon père qui sait, c'est lui. Ce qu'il me dit, je vais faire. J'ai jamais entendu parler sauf ces enfants de nos jours, parfois. Okay, mais ça, encore une fois, c'est « tebdil ul-fitra ». C'est par répéter des choses de façon automatique, de par, de, de par ce qu'on leur apprend à travers les dessins animés, ainsi de suite, de nos jours. Mais un enfant normal, sur la fitra, j'ai jamais entendu un enfant dire à son père Je ne fais pas vraiment confiance à ton idée, mon père. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est dangereux ce que tu me proposes ici. Okay? Donc, par la fétra ici, un enfant va faire plein de... Ah, c'est mon père. Je laisse mon père prendre charge de ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un enfant, de, encore une fois, de 4 ans, de 5 ans, qui voyage avec ses parents et qui panique avant le voyage Il panique. Qu'est-ce qui arrive si on va oublier le passeport à la maison Qu'est-ce qui arrive si on ne trouve pas un taxi à l'aéroport, ok Non, ils ne pensent pas à ça. Et vous remarquez que les ulama, souvent ils font référence, ils donnent cet exemple-là de l'enfant. Tout à l'heure on a parlé de l'enfant qui est lié au lait de sa mère, ainsi de suite. Ce n'est pas ici pour simplifier la chose. Quelqu'un il, il, il va nous dire, tu es en train ici de faire oversimplification. C'est comme on doit être comme tous, comme des enfants. Non, non, non, c'est parce qu'un enfant c'est quoi L'enfant, c'est notre source et ça représente notre réalité véridique en tant qu'être humain. la Allah Azza wa Jai nous dit qu'il nous a fait sortir des matrices de nos mères lorsqu'on est né. On ne connaît rien du tout. Zéro de choses, C'est rien. Tu connais rien lorsque tu es né. Tu connais rien. Tu n'as pas d'argument, tu n'as pas de pensée, tu n'as pas de débat, tu n'as pas d'idée, d'information, rien du tout. Mais là, qu'est-ce qui arrive à cet être humain, ce petit être humain qui est négligeable sur cette terre et qui ne vaut rien dans cet univers... Qu'est-ce qui se passe à, ça, à ce petit être humain Avec quelques informations, avec un documentaire qu'il a vu à la télé, avec un petit diplôme à l'université, ok Et là, il pense que Il a les sciences des premiers, des derniers. Il connaît les sciences, les vérités de cet univers. Et là, il commence à débattre avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas... Alors, là, qu'est-ce qu'on fait Pourquoi les ulamas C'est parce que ça, ça nous, ça nous ramène hein, à notre réalité je vous donne un exemple moi par rapport à lui moi par rapport à lui il est bien plus riche que moi mon revenu à moi il équivaut à 0.1% de son revenu à lui annuel là j'ai travaillé très très très fort après 5 ans je suis arrivé à faire quoi à un seuil ou mon revenu à moi, il équivaut à 0,2% de son revenu à lui. Est-ce que je peux me permettre de, de dire ici je me suis rapproché de sa fortune. Je me rapproche de son niveau. Après 5 ans de travail, alhamdoulilah, je suis proche de lui. Je vois ça venir. Est-ce que je peux dire une chose pareille Avoir 0,1% de sa fortune ou 0,2% de sa fortune, est-ce que y est vraiment une différence ici différence est négligeable c'est ça ce qu'Allah azawajalla nous dit wa ma uthi tuminal ilm illa que toute ma science moi que j'ai développée depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui jusqu'au jour de ma mort eh bien c'est négligeable devant la science d'Allah subhanahu wa taala et même la science des créatures dans cet univers vous comprenez alors c'est pour ça ici que les rulamay ils font beaucoup référence à cette question ou bien à cet exemple de de l'enfant warahatih min hamli Kula fihaa wathiqa lichimliha ma'adzihi anha Wajahlihi bi wujuhil masalihi Donc ici la question encore une fois C'est pour encore une fois la question de tafwid ici Tafwidul umuri illallah azza wa jalla Ça nous tranquillise parce que je n'ai pas apporté des fardeaux Qui sont plus Plus lourds que moi Imaginez quelqu'un, regardez, quelqu'un qui craint pour soi-même, qui pense à son propre avenir. Après ça, tu grandis un peu, tu as des... parce que les gens, après ça, ils, eh bien, ils, ont, ils ont peur, pour la majorité des gens. Vous savez, de nos jours, il y a des gens avec une vision un peu différente. Mais pour l'être humain normal, il okay, commence à grandir un peu, il espère, que Allah va lui donner des enfants. Okay, alors... Mais là, il y a des gens, ils craignent. Qu'est-ce qui arrive si je ne vais jamais avoir d'enfants Par exemple, la première fois, il y a eu un haml, un haml, autre chose. Alors, Quelqu'un va, il va une, une femme va craindre. Qu'est-ce qui arrive si moi je ne vais jamais avoir, avoir, avoir d'enfants Elle va craindre. C'est des craintes. C'est un fardeau qu'elle porte ici. Après ça, Allah Azza wa lui donne quoi Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants mettons. Quelqu'un qui aime avoir beaucoup d'enfants. Alhamdoulilah. Khayr min Allah Azza wa Et là, qu'est-ce que la personne elle développe Qu'est-ce qui arrive après La santé de mes enfants, le bien-être de mes enfants, et l'éducation de mes enfants, et lorsque mes enfants vont grandir, mais là qu'est-ce qui va arriver Et là mon fils tel, il, je sais qu'il il échoue un peu à, à, à l'école, et l'autre qui est paresseux, l'autre qui n'est pas en santé. Donc porter tous ces fardeaux, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait de tous ces fardeaux-là Ça affaiblit, ça détruit l'être humain. Psychologiquement, ça détruit l'être humain. Alors que ici, encore une fois, Kafuil, laissez les choses à Allah Azza Azawajan. Et je répète que je ne suis pas en train de dire que l'islam nous dit ne pas prendre de mesures. Okay? Ce n'est pas de la paresse ici, C'est pas de, c'est pas se déresponsabiliser. Non, on a une zone de responsabilité que Allah Azawajan nous a donnée, il faut l'assumer. Il y a une autre zone qui est à l'extérieur de ma responsabilité et là, je la laisse à Allah subhanahu wa taala. Si Allah zohel ne va pas responsabiliser, c'est parce que ça me dépasse de loin. Oui, Afri. Je pense que le problème c'est justement de définir cette zone parce qu'il y a des gens qui arrivent pas à définir cette zone. Où est-ce qu'ils sont à l'intérieur mais... Excellente question, excellente question. Regarde. Le point de repère qui t'aide à définir un 85% de cette zone, c'est quoi C'est sharia, la, la religion d'Allah Azzawajal. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal nous a envoyé des prophètes. Okay c'est le fiqh, le fameux fiqh. C'est pour ça qu'on a la jurisprudence en islam. On a le fiqh, on a le fiqh de la famille, la fi le fiqh des transactions. On a, on a... Donc, toutes ces choses-là me, me définissent quoi mes, mes devoirs. J'ai mes devoirs, je dois les, les assumer. Ça, c'est mes devoirs. Je ne peux pas dire ça, je laisse ça à Allah Azzawajal. Vous comprenez à l'extérieur de cette, encore une fois, de cette bulle de devoir ou bien de responsabilité, parce qu'il y a parfois des responsabilités qu'on développe nous-mêmes. C'est pour ça que dans l'islam, est-ce que c'est toujours bien de, de développer des responsabilités Qu'est-ce que l'islam nous dit Je vais finir avec cette question, Charles, avant, avant la pause. Est-ce que c'est bien en islam de, de faire, euh, comment je, je peux dire ça, de faire croître, de développer des responsabilités, de plus que ce que Omar nous a donné dans la vie normale Hmm? Non, c'est pas bien. Normalement, ok, c'est pas une très bonne chose. Entre autres, ça s'illustre dans le fait que dans l'islam, s'endetter, même de façon halal, s'endetter, ce n'est pas la meilleure chose. Sauf si la personne qui est dans dans un besoin ou bien c'est quelque chose de bien justifié. S'endetter pour acheter ton cinéma maison, big no, not a good idea. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que ici, c'est une responsabilité. C'est un fardeau que je viens de de porter, vous comprenez C'est une responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala ici de payer d'ayn, rembourser d'ayn et ainsi de suite alors que azza wa ne m'a pas donné une telle responsabilité initialement et moi je viens de prendre. C'est pour ça le prophète sallallahu alaihi wa sallam il dit dans le hadith authentique La yambarilil mu'mini an yudhilla nafsahu Le croyant ne devrait pas causer sa propre humiliation. Ils ont dit les croyants, les sahabes et les compagnons Ya Rasulallah wa kaifa yudhilla nafsahu Comment est-ce que quelque chose... Pareil pourrait être envisagé. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, okay, sallam. C'est le fait qu'il s'expose à des épreuves Qu'il n'est pas capable de De porter. Inch'Allah azzawajal On va reprendre après la pause Wallahu ta'ala A'la wa a'la Donc on reprend bismillah wal encore une fois la question de tafwid déléguer les choses à Allah subhanahu wa ta'ala laisser les choses à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on fait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana maqdi lahu bi khilafi ma yadhunnu même si parfois écoutez bien ça quand on parle encore une fois laisser les choses à Allah azza wa jall ce n'est pas pour tester Allah subhanahu wa ta'ala non même lorsque parfois les résultats sont différents à ce qu'on attendait à voir ah j'ai fait confiance en Allah parce que je, vraiment je pensais qu'Allah Azza wa il va me donner il allait me donner quelque chose de telle couleur mais il s'avère que Allah Azza wa m'a accordé quelque chose de, de différent là je pense du bien à Allah Subhanahu wa Ta'ala et je laisse encore les choses à Allah Azza wa parce que wallahu ya'lam wa antum la Allah azawajalla, il sait et nous on ne sait pas. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses qu'on ne connaît pas et que Allah azawajalla il connaît. Subhanahu wa taala. Et un jour je vais réaliser et je vais dire, ah, alhamdulillah que Allah azawajalla m'a donné telle chose. Même si initialement c'était amer, j'ai pas vraiment apprécié cette chose au début, mais il s'avère que c'était la bonne chose pour moi ou bien que c'était moins pire que ce que je voulais avoir. Moi je pensais je voulais avoir quelque chose. Qui était nocif pour moi alors que Allah Azza wa Jalla il me l'a, il me l'a quoi? Il me l'a enlevé de mon chemin. Et imaginez ici, il y a un point très important. Ça c'est très important à comprendre. Parfois, Allah Azza wa Jalla, il y a quelqu'un qui pense un peu du bien d'Allah Azza wa Jalla. Ok? Il pense du bien d'Allah, mais c'est pas le niveau le plus haut de Tawakul Et Allah Azza wa Jalla ne lui donne pas la meilleure chose pour lui, pas la meilleure chose pour lui. Vous savez pourquoi? rahma tan par miséricorde c'est parce que la personne était tellement tellement attachée à un résultat bien particulier que si elle n'allait pas avoir cette chose là qu'elle attendait ça va être une fitna pour elle une déception Allah azawad jalal rahma tan qu'on est que cette personne là elle est faible dans son iman il va lui donner quelque chose qui se rapproche de cette chose mais pas si pire pas avec toute la gravité OK mais avec la, le temps la personne va réaliser oh Maintenant, je réalise que peut-être si j'avais vraiment complètement, pleinement laissé les choses à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait donné quelque chose de complètement, quoi Différent. Je vais donner l'exemple que je donne fréquemment pour ce genre de questions-là, parce que c'est ce genre d'exemple que tout le monde comprend, ok La question du mariage. Quelqu'un est attaché à une personne bien particulière. Je veux épouser cette personne. C'est cette personne ou rien du tout. Ou personne d'autre. Sinon, je ne vais pas me marier. Okay. Là, qu'est-ce qui arrive euh, de nos jours Mariage, début, quelques années plus tard, qu'est-ce qui arrive souvent Divorce. Pourquoi divorce Divorce, ça veut dire quoi dans la majorité des cas Ça veut dire la personne n'est plus convaincue par son choix initial. Alors qu'initialement, la personne, était, elle n'était pas seulement convaincue de son choix, elle était fanatique. Okay. C'est la seule chose qu'elle voulait avoir. Alors il s'avère que cette chose à laquelle tu étais tellement attaché, c'était pas la bonne chose pour toi. Et ça vient de te quoi de te retarder plusieurs. Projet dans ta vie, plusieurs objectifs de plusieurs années. Je ne vais pas dire que dix années, cinq années de ta vie étaient pleinement perdues. On ne va pas être, ce n'est pas tellement si exagéré que ça. Mais on s'entend que quelqu'un qui a vraiment pris une décision de mariage vraiment, qui était vraiment la mauvaise et que ça ne marchait vraiment pas, on s'entend que lors de ces années-là, il y a quand même quoi Des pertes. Il y a plusieurs choses que les, la personne-là n'était pas capable de... Euh, soit d'achever ou bien d'accomplir ou des problèmes qu'elle a eu et ainsi de suite donc ça c'est un exemple de la question de ettafuid ou il allah subhanahu wa taala de ne pas trop être attaché à une option ou deux options dans la vie de faire confiance en allah azza wa et laisser les choses à allah subhanahu wa taala parce que c'est allah azza wa encore une fois qui connaît alors que nous on ne connaît pas Question tout à l'heure qu'on a reçue à la pause pour qu'on amène une précision, inshallah. Lorsqu'on parle, encore une fois, de faire confiance en Allah, de ne pas questionner les choses que qu'Allah nous a données. Moi, je parlais plus des questions de la vie, mais quelqu'un nous a posé comme question à la pause les questions de la religion, les responsabilités que qu'Allah nous a données dans la religion. Est-ce qu'on peut dire pourquoi il y a Allah, pourquoi telle chose alors ici ça dépend si on demande à Allah Azza wa Jal Ya Allah pourquoi telle chose elle est haram Ya Allah pourquoi telle chose elle est obligatoire avec l'attitude de je veux comprendre avant de la mettre en pratique ça c'est bon ou pas bon selon vous pas bon parce que si c'était comme ça ça s'appelle pas ici la foi ça s'appelle pas la religion ça s'appelle business c'est la rationalisation de nos de nos actions, ce n'est pas seulement le musulman, même le kafir, si on va le convaincre avec, euh, avec des calculs bien particuliers, des experts et des rapports et ainsi de suite, il va dire « c'est la bonne chose à faire, je vais la faire ». Qui va faire autre chose Question de « aql » ici, ok Mais Allah Azza wa que ce soit dans notre vie, Notre relation avec Allah, dans le cadre, ou même dans la religion, dans il nous éprouve par des choses qu'on ne comprend pas nécessairement, ou bien qu'on ne comprend pas tous. Alors l'attitude du croyant, al ilallahi wa wa atana. L'attitude du croyant, c'est quoi? C'est comme le soldat, la même chose. Le soldat ne questionne jamais son commandant pour dire pourquoi. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'armée. C'est obéissance absolue. Alors dans la religion d'Allah Zawodel, ce pas une question d'armée ici, d'être un soldat. Non, c'est une question d'être un abd. Ce que Allah Azzawajal, il dit, on va dire quoi On a écouté et on obéit. Une fois qu'on obéit, il y a auc. Parce que c'est ça le sens de l'islam. L'islam, c'est quoi C'est la soumission à Allah c'est de dire je suis serviteur d'Allah. C'est Allah qui m'a dit de le faire, je vais le faire. Bien sûr, on a ici faut faut pas mêler les deux choses, OK On a le droit, pleinement le droit, même parfois l'obligation de remettre en question est-ce que ces choses font partie vraiment de la religion OK Quelqu'un m'a dit c'est ça l'islam, il te dit de faire telle chose. J'ai le droit de dire qul hatu burhanakum ça kuntum Parfois il y a plusieurs choses on pense que c'est l'islam mais en réalité c'est la culture, c'est juste qu'on m'a toujours dit de faire ça, mais ça s'avère, dire c'est pas ça l'islam de ce que ça dit. Donc, j'ai le droit de dire quelle est la référence Qui t'a dit Pourquoi qui te permet de dire ça c'est l'islam mais dès que je suis convaincu que ça c'est le hukm d'Allah là j'exécute avant après exécution qu'est-ce que je dis je vais dire ya Allah aide moi à comprendre la sagesse derrière pourquoi li inna qalbi pour comment iman il monte encore plus ou bien je vais avoir un, je vais voir des gens de science <coughs> je vais dire est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'Allah nous a dit de faire telle chose et pourquoi j'aimerais bien comprendre qu'est-ce okay ça m'aide à raffermir ma foi il y a pas de problème parce que si tu vas wa mayu'min billah yahdi qalbahou qu'est-ce que de iman et de al-hidayah ici wa yu'allimukum Allah le fait quand que je mets à exécution ça ça va faire en sorte qu'Allah azza wa jalla va ouvrir mon cœur ma raison ma claire ma basira, avoir des choses que je n'aurais pas quoi pu voir sans exécution et sans <coughs> à Allah subhanahu wa ta'ala Pro prochain degré et qui est le dernier degré c'est quoi? Fa in 8e et dernier degré de tawakkul qui en réalité comme il nous explique ici c'est le fruit du tawakkul. C'est pas le tawakul, ça fait pas partie du tawakkul en tant que tel mais la, la conclusion. Rida. Je suis satisfait de ce que Allah m'a accordé. Plus tard, l'auteur va nous accorder une station dédiée au Rida. On va parler de ça plus tard, inshallah. Mais dans un texte de tawakkul, voilà comment est-ce qu'il nous présente cela. Al-Makduru yaqtani Amrani. At Tawaqul qabla wa wa Rida ba'dahu. Le maqdur, c'est ce que les gens ils appellent, par exemple dans les pays euh, d'Afrique du Nord et ainsi de suite, ils appellent ça le mektoub, ok Ce que Allah il a, il a décrété, ce qui est écrit dans le destin, ça veut dire un événement X à un moment T de ma vie, c'est arrivé. Ça c'est l'événement. Alors c'est pris, c'est en quelque sorte escorté par deux choses. Il y a juste avant, qu'est-ce qu'il y a le tawakkul, et juste après, qu'est-ce qu'il y a le Contentement, « Tawakkul » c'est avant que ça arrive. Ar « Tawakkul » c'est une fois que ça arrive. Le croyant, qu'est-ce qu'il fait Il est satisfait du choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Yarda bi qadarillahi » subhanahu wa ta'ala. « Faman tawakkale ala Allah Kavla al-fi'li, wa radiyya bil maqdiyilahu ba'da al-fi'li, Alors celui qui a le tawakkur en Allah avant, avant l'événement, ça veut dire l'action d'Allah Azza wa et qui a la satisfaction, le rida, alors il a accompli la vraie uboudia, la vraie servitude. C'est lui le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, c'est pas le businessman ici qui veut faire les transactions avec Allah. Parfois il est... Ok, parfois il n'est pas vraiment ok. Ok, ça c'est euh, un affairiste. Ce n'est pas vraiment un habit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, il nous donne ici l'exemple du dua, de l'invocation de... Je sais que ça va amener des questions. La istikhara. La fameuse salatul istikhara, prière de consultation. On sait que dans notre vie, pour être guidé, pour prendre les bonnes décisions, on a deux moyens très importants demander conseil à des proches, des gens qui nous aiment ou à des experts qui s'y connaissent bien dans le domaine qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans une telle situation parce que je suis perdu, je ne suis pas certain mais il y a quoi aussi là c'est quoi l'istichara c'est <coughs> le fait de demander à Allah de choisir pour nous et il y a une prière bien particulière que le prophète nous a appris à faire. Lorsqu'on a des décisions dans notre vie, soit des décisions importantes, et les sahaba même pour des décisions assez futiles de la vie, ils faisaient salat istikhara, tellement ils revenaient vers Allah Azza wa Alors, comme le prophète Sa'asmin dit, faites deux raka'a, et après ça, dites ce dua. Je ne suis pas là, je n'ai pas le temps dans une halaqa de vous apprendre le dua par cœur, répétez après moi. Okay, mais les personnes qui ne connaissent pas dua istikhara, allez chercher dans « Hesnul Muslim » Le, euh, la forteresse du musulman. Chaque musulman doit avoir ce petit livre. Ça coûte 2$, version papier. C'est gratuit en PDF sur Internet, traduit en plus de 70 langues. Okay? Ça contient la partie majeure des invocations authentiques du prophète, sallam, où vous avez même des applications qui contiennent cette, ou bien ce petit livret-là qui est « Husnul Muslim » ou bien chercher sur Internet, sur des sites web, bien sûr, des sites web qui sont de confiance. chercher Doua istikhara »,« Prière de consultation ». Vous allez trouver le doua Inch'Allah, et l'apprendre petit à petit. Mais le contenu du Doua c'est ça ce qui nous intéresse. « Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astakhdiruka bi'quudratika wa asaluka minfadlika al-adhim » On fait référence avant tout à quoi ?« Qudrat d'Allah Azza wa Jal »« Sa puissance ». Sa science, uppohu och allah subhanahu wa ta'ala et le zöjd. la générosité d'Allah. attribut allahs uppohu och allah. Så det är genom det här att vi öppnar våra dörrar för att öppna våra dörrar för att öppna våra dörrar för att وأسألك من فضلك العظيم فهذا توكيل وتفويض donc il dit c'est l'imam Ibn Al-Qayyim ça commence ici par un tafwid OK tu laisses les choses à la générosité d'Allah à sa science à sa puissance c'est comme ça que ça commence du'a al-istikhara فإنك parce que ya Allah toi tu sais et moi je ne sais pas toi tu peux et Wa inta alimul ruhub, c'est toi qui connais al-raib, l'invisible. Ça veut dire dans ce contexte l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir et les conséquences, parce qu'on ne contrôle pas les conséquences de de nos actions. Y a-t-il quelqu'un qui, qui contrôle les conséquences des actions hmm Est-ce qu'il y a quelqu'un Est-ce qu'il y a un être humain qui contrôle les conséquences de ses actions Afwan C'est clair que non. Et ça, en passant, c'est... Regarde, des, des petits principes comme ça dans la vie, ça nous aide dans toutes choses. C'est pour ça... Ce n'est pas un petit principe, mais je suis en train de dire que c'est un principe de base dans la religion d'Allah Azzawajal. Ça t'aide à comprendre l'histoire. Ça t'aide à comprendre la politique même. OK Même à faire de l'analyse politique parce que c'est notre aqidah. C'est quoi notre aqidah Qu'est-ce qu'il nous dit Il n'y a personne. Même si quelqu'un va te dire le contraire, il est en train de mentir. On a une ayah dans le Coran, Allah Azzawajal, « Wa la quoi, Les êtres humains, ils ont tous, même les plus puissants, remarquez à travers l'histoire, beaucoup de grandes puissances ont fait des, des actes et ils pensaient quoi Contrôler les conséquences et après ça, ça, ça a débordé. Et de ce fait, il n'y a personne qui pose une action et qui n'a pas peur de quoi de que ça lui échappe qu'il va avoir des représailles et ainsi de suite si ce n'était pas cette règle que Allah a établie dans cet univers et eh bien les plus forts ils vont manger tout le monde ils vont tout manger ils vont rien laisser vous comprenez mais Allah il a mis cette règle que même les plus forts ils ont peur que certaines de leurs actions débordent et sortent de leur, de leur contrôle donc de ce fait c'est Allah a qui contrôle l'avenir subhanahu wa ta'ala et qui connaît l'avenir subhanahu wa ta'ala فَهَذَا <coughs> تَبَرُّونَ i Allah mina, kunskap, och kring och kraft, så sätter du sig Donation, Ça c'est du avec med ögat. Sätter du dig med A? Så vad är det? Så sätter du tatabarra min fulan lorsque dit lui je le connais pas j'ai aucune relation avec je le connais pas lui je suis pas responsable de ces de ces actions alors si c'est quoi tatabarra min hawlik wa min quwwatik tu fais le tabarra de ma puissance ma ainsi que de mon haul haul c'est la capacité de changer les situations changer renverser les situations dans dans la vie c'est ça le sens du doua ou bien des de la formule encore une fois qu'on connaît tous par cœur. C'est comme tout à l'heure, on a dit le « Insha Allah, le « Bismillah », ces formules parfois par qu'on connaît par cœur, mais qu'on ne connaît pas leur sens et qu'on les jette à tort et à travers. Le fameux « La hawla wa la quwwata illa billah », ça, c'est pas pour exprimer ta colère ou ta frustration comme les gens le font. « La hawla wa la quwwata illa billah ». Ce n'est pas ça le sens de « La hawla wa la quwwata illa billah ». Ici, « La hawla wa la quwwata illa billah », ça veut dire quoi Exprimer Allah Azza wa Jal, que je me que ma, ma puissance c'est pas toute chose OK que ma force elle est très limitée que m'on حاول aussi ma capacité en à تحول de changer les choses et les réalités que c'est très limité c'est Allah Azza wa qui m'aide à le faire subhanahu wa ta'ala sauf par Allah Azza wa et par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala donc tout ça ce doua ici de istikhara c'est quoi ça commence ici par un tawassul auprès d'Allah Azza se rapprocher auprès d'Allah par ses noms ses attributs sa puissance ainsi que notre servitude notre oboudia auprès de lui subhanahu wa ta'ala Là, qu'est-ce qu'on demande à Allah Azza wa Jalla après ça Qui pourrait nous dire Dans le dua d'Istikhara, qu'est-ce qui vient après Allahumma ikunta ta'lamu, oh Allah, si tu sais que... Quoi Hadis Zawaj <rire> Changeons pour une fois. Ya Allah, si tu sais que cette maison avec piscine, ainsi de suite, c'est la bonne maison pour moi, que c'est la maison que je devrais acheter, ok La maison localisée à 1300, je ne sais pas quoi, rue telle chose. Alors y a Allah accorde-moi et ainsi de suite. Et y a Allah, si tu sais que cette maison, encore une fois, que c'est pas la bonne maison pour moi et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu fais? Allah éloigne de moi, éloigne cette chose de de moi et éloigne moi de cette chose. Ok, dissocie entre moi, fais un espacement entre moi et cette chose. Fais en sorte que je ne vais pas finir par la prendre. « Écris-moi le bien, le khayr, là où il est, et donne-moi le contentement. »« Arrida par ce khayr. » Donc ici, c'est le vrai istikhara, c'est ici. C'est le cœur, c'est la fin, ça se termine comme ça. C'est « Ya Allah, choisis pour moi et fais en sorte que je sois content. »« après ça ce Ce n'est pas « Ya Allah, si cette maison localisée à telle chose, elle est bonne pour moi. Ya Allah, si elle... Mais je veux quand même cette maison. Ça, ce n'est pas la vraie istikhara. Okay, ce n'est pas la vraie istikhara. Ici, encore une fois, c'est la personne qui doute, qui n'a pas la pleine confiance en Allah. Et qui n'est pas prête à faire le contentement ici. Et c'est pour cela, c'est normal, que parfois, encore une fois, tellement la personne fait des douas sincères. Sincères, pas parce qu'elle laisse les choses à Allah. Non. Sincères parce qu'elle veut vraiment que Allah lui accorde telle chose. Parfois tellement ça va être une fitna pour la personne que Allah Azza wa va lui donner la chose même si c'est pas la la bonne chose pour elle. Pour qu'elle soit après ça responsable de son propre choix et qu'elle va assumer. OK, c'est moi qui l'a voulu. Et de ce fait, si c'était pas la bonne chose pour moi, et bien c'est moi qui étais attaché, tellement attaché à la mauvaise chose et je ne voulais pas envisager autre chose et laisser les choses à Allah Azza wa Non. Oui. Le doua le en tant que tel A l'origine on le fait en arabe okay? Le doua en tant que tel à l'origine Normalement al-asl Si la personne elle est adis Quelqu'un qui vient d'entrer dans l'islam ou autre chose Il n'y a pas de mal à le faire en français Mais après ça la personne devrait Soit l'apprendre par cœur, Ou bien au jours, encore une fois Il y a des livres sur lesquels c'est écrit ici De la translittération C'est écrit en lettres latines Comme ça le même doua, On peut le dire Parce que normalement La règle dans les ibadets Ça veut dire les rituels Les avkars et ainsi de suite C'est de les dire comme le prophète sallallahu enseigné. Tout comme on dit, avant de manger, on va dire quoi Bismillah. Quelqu'un va dire, est-ce qu'on peut dire au oh, nom d'Allah, à chaque fois avant de manger, dire au oh, nom d'Allah. C'est la sunnah de dire. Si quelqu'un vient d'entrer dans l'islam ou bien quelqu'un vraiment, il essaie d'apprendre Bismillah, il ne peut pas, il dit au oh, nom d'Allah, il n'y a pas de problème. Hamdulillah. Voilà que normalement, la personne, quoi, après quelque temps, elle fait de son mieux, elle va apprendre. Bismillah, Alhamdulillah, ainsi de suite. Wallahu alam, oui. Très bonne question. Il y a des uléma qui, qui disent, on le dit dans le sujud lors de la salat, ok, lors de salat, c'est charade deux heures dit dans le sujud, postération. Il y a l'autre opinion, anshallah, qui est la, la plus forte opinion, anshallah, c'est que c'est juste après. salam la parce que dans le hadith du professeur, ça dit thum thumaliyakul, donc et après sifaur. Donc juste après ici. Salam alaikum, salam alaikum. Låt oss föra en Allahumma inni astakhiru kabi ʿilmiku, astaqdiru kabi qudratik. Och ännu en gång, vi upprepar, som varje gång, precis innan den frågan kommer, det är inte garanterat att du kommer att ha drömmar. Det har inget direkt relaterat till drömmar. Det är inte en fråga om drömmar. Här är det en fråga om att lämna saker Allah Azawajalla Allah subhanahu wa Taala som kommer att leda dig, som kommer att hjälpa dig att ta guider, la chose de, la, de la mauvaise chose. Donc, Donc on voit ici que le tawakkul c'est toute une construction OK c'est degré à degré c'est toute on, va, on doit bâtir notre tawakkul c'est pas juste dire tawakkal ala Allah c'est pour ça il dit ici قال بشر الحافي بشر الحافي l'un des plus ancêtres très connu de l'islam qu'est-ce qu'il a dit يقول احدهم توكلت على الله il ment à Il dit que l'un d'entre eux, ça veut dire il parle pas de quelqu'un en particulier, il dit parle d'une catégorie de gens qui disent tawakkaltu ala Allah, j'ai plein confiance en Allah, alors qu'il est en train de mentir à propos d'Allah. Pourquoi est-ce qu'il est en train de mentir à propos d'Allah Il dit "Law tawakkala ala Allah, la radi bi ma yaf'aluhu Allah Si vraiment il avait tawakkul en Allah, il serait satisfait de ce que Allah il fait de lui. Vous comprenez Donc ici encore une fois, la question des épreuves. Il y a personne qui échappe aux épreuves. La personne qui échappe aux épreuves dans cette vie. C'est la nature même de la vie d'être éprouvé. Cela ne veut pas dire qu'on doit aimer les épreuves, qu'on doit dire ah « Allah éprouve, moi j'aime ça les épreuves ». Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quoi À dire « Allahumma inni as'aluka al-afwa wa » Al-Afiyah, al c'est le contraire des épreuves, c'est juste être tranquille. Tu demandes ça à Allah, c'est pas tu dis aux gens, laissez-moi tranquille, c'est pas ça l'Afiyah. C'est tu demandes à Allah Azza wa Jal d'éloigner les problèmes de ta vie. Mais si Allah Azza wa Jal, il m'éprouve, qu'est-ce que je fais Je dois accepter que c'est la nature même de, de la vie, vous comprenez Et Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, il éprouve chacun selon son degré de iman. Et il y a toujours une hikma d'Allah à Zawodjad dans une chose. Ça fait quelques jours à peine, une semaine ou autre chose, il y a un frère que je connais personnellement. Ce frère, vous ne, vous ne le connaissez pas, mais ce frère-là, ça fait quelques années, il était le président de l'association. Cette même association ici, ça veut dire que c'est lui qui organisait les halakat et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y, y a quasiment presque personne qui ne le connaît ici. Le frère il vit maintenant dans son pays d'origine tant qu'il a quitté. Subhanallah, la semaine dernière, il a perdu son enfant de 5 ans. Son enfant n'avait que 5 ans et il est mort soudainement. Est-ce que ça c'est une fa chose facile pour l'être humain De perdre, c'est même pas un enfant qui naît malade ou autre chose, tout va bien après ça de façon subite, tu perds ton enfant. Est-ce que c'est facile ça Non. Non. C'est pas une chose facile c'est une épreuve, c'est une grande épreuve c'est pour ça que Allah Azza wa Jal il dit inna ma yuwaffa, inna ma Hissab, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui est éprouvé dans la personne la plus chère et dans d'autres hadiths ça parle plus particulièrement des enfants celui qui est éprouvé, qui perd ses enfants à un jeune âge et qui est passant et endurant qui dit qu'est-ce qui lui arrive Allah Azza wa lui garantit sa place au paradis pourquoi parce que la personne elle a traversé cette grande épreuve alors pour plusieurs personnes la question c'est quoi C'est quoi la hikma derrière Ya Allah C'est mon fils que j'avais, je... c'était mon espoir, ok Quelqu'un qui ne connaît pas Allah Azza wa quand une fois il pense du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il pense Qu'est-ce qu'il pense J'ai fait quelque chose de mal et Allah m'a puni. Fait... Peut-être, il y a des gens qui disent j'ai fait quelque chose, mais c'est rare ce genre de personne. C'est pas, pas la bonne chose à dire, mais même ça c'est rare. En général c'est pire que ça, si c'était juste ça, c'est moins pire. Pourquoi moi C'est injuste, mais qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi Mais moi j'espérais, j'avais des espoirs, ainsi de suite, ok Le pourquoi, c'est pourquoi, encore une fois, on ne va pas le savoir. Peut-être qu'il va te montrer des choses que toi, tu, tu ne voyais pas, ok Mais on ne va pas toujours le savoir, surtout sur ce genre de choses-là, de, de grandes choses. Voilà, je ne parle pas du... Moi, j'ai cité ce frère juste pour ouvrir, ok Ça me rappelle juste une chose, voilà, là, je sors, oublier ce qui est arrivé à ce frère. Walakim, combien de personnes que vous connaissez qui avaient des enfants, qui ont tellement investi dans leurs enfants, qui ont travaillé, qui ont mis de l'argent, qui ont fait des sacrifices, qui, qui, qui, qui, qui Et lorsque cet enfant-là a grandi, ça a tourné quoi Que c'est une catastrophe. Mousibah. Ya Allah, éloigne-le de ma vie, je ne veux pas le voir. Ok Combien de personnes Vous le savez très bien. Vous êtes des jeunes et vous connaissez des... Ok On reçoit chaque semaine des parents qui disent « Je suis venu dans ce pays pour offrir l'éducation à mes enfants. J'ai donné tout et tout et tout. » Et voilà mon fils, il est quoi Dans des gangs de rue et dans des problèmes et la police qui débarque chez moi et la drogue et je ne sais pas quoi et ainsi de suite. Alors, subhanallah, ce parent qui a tellement travaillé, qui a tellement sacrifié en ayant un grand rêve. Okay mon enfant va être un ingénieur ou un docteur ou autre chose et quelqu'un avec un bon, bon caractère et de bon akhlaq et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui arrive cause perdue illa Allah subhanahu wa ta'ala et pire encore si la personne continue sur ce chemin qu'est-ce qu'Allah Azza wa il dit la plus grande perte c'est quoi la plus grande perte que oui c'est très dur je suis pas en train de dire ici que qu a, si quelqu'un te dit si tu perds un enfant tu dois sourire et dire c'est pas grave c'est le qadar d'Allah c'est pas quelqu'un normal c'est certain c'est pas quelqu'un normal OK c'est une grande épreuve mais On doit toujours se rappeler que la plus grande perte dans ce domaine, Allah Azza wa Jir, il dit al-qiyamah Allah azza wa dit certes les vrais perdants c'est ceux qui vont se perdre eux-mêmes et perdre leurs proches le jour dernier c'est quoi le sens de ce verset les ulama ils disent ça veut dire c'est ceux qui le jour dernier soit les parents vont être au paradis les enfants en enfer ou le contraire ou les deux en enfer ça veut dire leur dernière rencontre c'était juste avant la mort fini ils vont plus se rencontrer vous comprenez ça c'est la plus grande perte Mais que tu perds un enfant, c'est une extrêmement grande épreuve. Mais auprès d'Allah, il y a une chikmah. Si tu es patient, tu vas rencontrer ton enfant fil taala. et une fois fil djannah, tout ce qui s'est passé avant, tu ne vas plus même te rappeler de ça. Okay on sera formaté. C'est ce, ce que le prophète nous a expliqué. Okay, on va amener quoi Qui connaît le hadith Quelqu'un connaît le hadith duquel je parle Il nous parle d'un formatage mais en d'autres paroles bien sûr c'est pas le prophète ça a un formatage mais il nous explique comment ça va être que le jour dernier on va amener la personne la plus heureuse dans cette dunya ça veut dire celui qui avait tout ce qu'on aimerait tous avoir dans la dunya et que cette personne là c'est parmi les gens de l'enfer c'est pas à cause de ça mais de tous les gens de l'enfer Allah Azzawajal va amener la personne la plus quoi la plus joyeuse dans la dunya, qui a profité de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et Yurmasufinari Ramsa, on va la faire entrer en enfer très brièvement comme ça, très brièvement. On va lui dire, Hel Ra'itana Kato, as-tu déjà expérimenté un bonheur As-tu déjà, déjà vu quelque chose de bien, une belle expérience Il va dire, Mara'itou Khayanan Kato, Mara'itou Na'iman Kato, je n'ai jamais vu ça, ni un bonheur, un formatage total. Comprenez Et le contraire, il dit le prophète sallalah alayhi wasalam, "Yu'ta ahli al-jannah bu'san", ou comme a dit sallalah alayhi wasalam, on va amener la de toutes les personnes du paradis. On va amener ce celui qui était le a des êtres humains qui souffrent Pourquoi lui hadith, al La personne qui a le plus souffert, c'est quelque chose d'inimaginable, ce n'est rien de ce qu'on connaît nous. De nos jours, les gens, c'est une rigolade, la plupart des gens qui te, de, qui te disent, de nos jours, je, je souffre, ok, c'est une rigolade, la plupart des gens, ok Petit mal comme ça, je souffre dans ma vie. Il y a, a quelqu'un qui, qui ne me parle pas bien. Okay, il y a mon père qui ne me parle pas. Je souffre dans ma vie. Il okay, ne faut pas exagérer les choses. Oui, j'ai un problème. Souffrir, il y a des personnes dans le même monde dans lequel on vit aujourd'hui qui peuvent nous donner des, des, quoi, des leçons sur qu'est-ce que cela veut dire souffrir. Voilà, il dit le prophète, ça va amener la personne qui, souffre, qui a le plus souffert. Des gens de Jannah, « Yur ma souffil Jannah tiram satan » on va le faire entrer brièvement comme ça au paradis après ça on va le faire sortir très brièvement on va lui dire as-tu déjà expérimenté une quelconque souffrance il va dire je ne connais pas ça la souffrance jamais vu ça Vous Comprenez, c'est un formatage Alors c'est pour ça que Allah Azza wa Jall il nous dit wa ahlihim yawm al-qiyamah. Pour finir maintenant avec le tawakkul, insha Allah subhanahu wa ta'ala il dit ma fi al-bab al bil-madhmum al-naqis. que souvent les gens ils vont mêler le tawakkul, le vrai tawakkul que Allah Azza wa il aime avec un semblant de tawakkul. C'est pas le vrai tawakkul, alors il faut faire attention Je vais pas citer tous les exemples qu'il a mentionnés ici Mais je vais me concentrer sur deux points Ou trois points Entre autres Le fait de mêler le tawakkul Pleine confiance en Allah Azzawajal, Avec quoi Avec le repos, la paresse Se déresponsabiliser Les gens mêlent beaucoup entre les deux, plusieurs personnes. Je vais vous donner un exemple ici. Normalement, on, on le donne aux parents, mais Inch'Allah, un jour, vous allez devenir des parents. Alors, c'est mieux prévoir que... Euh, c'est mieux euh, prévenir que guérir. Alors, qu -ce euh, l'exemple, c'est quoi Il y a plusieurs parents ne prennent pas les dispositions nécessaires pour offrir une bonne éducation à leurs enfants. Je ne parle pas de l'éducation, aller à l'université. Je ne parle pas de ça. Okay, ça je ne vais pas vous dire que tout le monde va à l'école et à l'université de nos jours. On parle ici de la vraie tarbiyah, les akhlaq, comportement, l'éthique, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est ça la vraie tarbiyah, c'est ça la vraie éducation, parce que c'est sur cela qu'on sera responsable le jour dernier, c'est ça ce qui fait un être humain, c'est pas avoir des diplômes, porter des diplômes plusieurs parents n'accordent pas d'importance à ça, Ya y a un ami mes tes enfants, est-ce que tu le rends inshallah, je fais confiance à Allah c'est lui inshallah, c'est lui qui va prendre en charge mes enfants, ça c'est quoi c'est Se déresponsabiliser. Je suis paresseux, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là, je ne veux pas faire face à la réalité, comprenez Comme les parents, vous savez, vous, vous allez, dès que je vous donne l'exemple, vous êtes des jeunes, vous allez comprendre, mais plusieurs parents ne comprennent pas ou bien ils disent ne pas comprendre, ils font semblant de ne pas comprendre, ok euh, Mon fils me, me dit, euh, ce soir je vais revenir à 4h du matin. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon fils Où est-ce que tu vas être ?»« Je vais être à l'université, à la bibliothèque, en train d'étudier. Okay? » C'est la, la troisième semaine de la session et euh, il semblerait qu'il y a une bibliothèque qui est ouverte jusqu'à 4h du matin. Et mon fils est tellement studieux qu'il va étudier jusqu'à 4h du matin. Il est décidé. Vous comprenez Alors, certains parents comprennent au fond de eux mêmes qu'il y a autre chose qu'une bibliothèque. Mais ils veulent faire quoi Ils veulent faire semblant. Oh, tu sais moi mon fils alhamdullah je fais confiance au Allah azza wa jalla mon fils il va être macha je, je le sais alhamdullah vous comprenez ça c'est quoi c'est paresse déresponsabiliser mais comme masque avec le tawakkul autre chose ومنه اشتباه الطمانينه الى une autre chose ici c'est de mêler Entre j'ai confiance en Allah ou mêler entre j'ai confiance avec mes acquis, avec ce que j'ai actuellement, ce qui fonctionne. Comme on a dit tout à l'heure, que, quelque chose qui semble bien fonctionner. Alors que moi je pense que j'ai confiance en Allah Azza wa Il nous cite ici une histoire d'Abu Suleyman al-Darani, encore une fois l'un des salaf des plus ancêtres, des adorateurs très connus, Abu Suleyman al-Darani, rahimahullah. انه <trykning> را il a vu quelqu'un fi macka ala mec qui pendant plusieurs jours il ne mangeait rien il ne buvait rien ne consommait rien a part quoi l'eau de l'eau de zamzam vois ça c'est l'eau de zamzam c'est de l'eau dans laquelle il y a la baraka je bois l'eau de zamzam je bois de et il le voit ne faire à répétition c'est la seule chose qu'il fait pendant plusieurs jours alors il dit lahu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 Il s'est mis debout, il est parti, il a pris Abu Suleyman Darani et il a quoi Embrassé son franc comme ça, comme les gens le faisaient dans le temps pour montrer un signe de respect envers quelqu'un. « Qu'Allah te récompense, tu m'as guidé. » Il l'a guidé avec une question, il n'a rien dit, ok Mais c'est une question intelligente. Il a dit quoi ?« kuntu zamzam ayam. » J'étais un adorateur de zamzam pendant des jours. J'adorais zamzam parce que mon cœur il était attaché à quoi à Zem -Zem. vous comprenez parce que donc là il vient de lui dire si tu sors de ton cadre actuel s'il n'y a plus de Zamzam imagine quelle va être ta réaction et l'homme a tout de suite compris que ah c'est vrai s'il n'y avait, si, y avait, y avait pas de Zamzam qu'est-ce qu'il va avoir je vais paniquer ok donc lui il semblait au début il croyait que c'est tellement il a confiance en Allah que lui il n'a même pas besoin de manger des aliments comme on dit complets réguliers comme les autres personnes, okay Tout ce qu'il a à faire lui c'est boire Zamzam. tu ala Allah azza wa OK, si tu as le plein tawakkul on qu'est-ce qui arrive si Zamzam va disparaître Alors l'homme, il a réalisé qu'il y avait quoi Ici une, une fuite, une faille dans son tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah te récompense, tu m'as tu m'a ramené vers vers là vers le droit chemin wa alama thalika le signe le symptôme de cette faille c'est que lorsque la personne dès qu'elle perd ses acquis ce à quoi elle se tient maintenant et eh bien elle va commencer à paniquer à voir comme ça des, euh, des soucis assis de suite devenir soucieuse ça c'est un signe que son tawakkul n'était pas vraiment en Allah azza wa jall c'était en des moyens Qui sont quoi? présents et qu'on pense que c'est pour ça que je ne crains rien. Il nous reste une dernière partie de Tawakkul qu'on va laisser pour la prochaine séance. Inch'Allah, ça va être la troisième et dernière partie sur Tawakkul. Confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça va être trois parties, Inch'Allah. Mais je vais finir comme promis avec quelques commentaires sur cette question-là du fameux Corona. Le virus Corona en français. C'est le contraire. Le virus Corona. Que les gens de nos jours, n'est-ce pas les gens exagèrent. Alors, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que notre religion nous dit sur ça Ça nous prendrait toute une longue langue, ou deux halaqas même, pour parler de ça, okay sans exagérer. Mais très brièvement, Inch'Allah, deux ou trois points très très importants. La première chose ici, la question, encore une fois, de la crainte excessive. Il n'y a pas un être humain qui ne craint pas la maladie. Il n'y a pas un être humain normal qui ne craint pas la La, la, la, la, la mort. Selon la norme, okay, c'est normal de ne pas aimer la mort euh, et de ne pas aimer quoi, la maladie, ainsi de suite. Mais ça, c'est une chose. Et paniquer que ça devienne le souci principal de la chose, okay, que la personne veut juste rester en vie, juste ne pas tomber malade. Et que pour elle, c'est inacceptable d'envisager qu'un jour, je serai quoi, pris par un virus ou autre chose. Que ça c'est un problème, encore une fois, comme on l'a mentionné, si sérieux dans notre tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai commencé avec cette question-là. Il y a plusieurs hadiths, tellement plusieurs hadiths qu'il y a des savants qui ont écrit, qui ont dédié des livres entiers à cette question-là. La question de taun la peste. Le mot ta'un dans, dans la langue arabe, certains savants, certains ulama, ils disent que ça fait référence à n'importe quelle euh, épidémie. Mais en faisant des recherches, c'est plus la deuxième opinion, Inch'Allah, qui semble être plus forte. C'est que ta'un dans les mots du prophète, ça fait référence à la peste. Bien particulièrement, ce n'est pas le temps de, de s'étaler sur cela. Mais il y a des zones communes. Par exemple, le prophète, il dit que tout musulman qui meurt dans la peste... Lors d'une épidémie de peste qui meurt, qui meurt à cause de cela, il dit fa quoi shahid, il est martyr. Mais les ulama ils ont dit comme le qurtubi nous dit ça c'est à condition que quoi Il meurt en étant quoi Patient, sabiran, muhtasiban, pas quelqu'un qui est jazea, qui est mal, qui n'est pas content, il dit ya Allah pourquoi moi Ya Allah, c'est injuste et ainsi de suite. Lui, il meurt, c'est pas un shahid fils sabilillah, certain. Ouais, Donc ça c'est la première chose, c'est ça, al-mat'oun <'en> dans <t> le hadith. Al-mat'oun, <t> na'am. <'en> nåh, matrån, bara klockan. Tja, då löp för salam. Och Sitt har fått salat och salam. Kommer att mansoner tidigare, lärkäsen, en gång, vad man kallar de nu, är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det är det det är det är det det är det är det det är det är det är det är det det är det det är det det är är det är Par exemple, apparemment, la peste, c'est que la personne, elle a une raison justifiée de sortir. Ce n'est pas par crainte de mourir ou bien pour fuir la maladie. Non, il y a une autre raison qui la pousse à sortir, qu'il y ait la maladie ou non. Il y a plusieurs ulama qui disent que c'est licite pour elle de sortir. Donc ici, la question de quoi De, encore une fois, l'imène bil qadar d'Allah Azad. C'est comme si les personnes qui sont prises dans cette terre, ils ont une obligation de faire quoi D'être patient en dirant de faire face à la réalité. Les personnes qui sont à l'extérieur, comme on a dit, eh bien le prophète S.A.S.M. il dit, ils ne doivent pas entrer à l'intérieur de cette terre. Les sahabes, radiyallahu ta'ala, anhum, il y a un compagnon entre autres qui s'appelle Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal connaissait son nom par cœur. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala, anhu Ça, c'est un an à connaître par cœur parce que ça, c'est parmi les grands compagnons du prophète, salam, ibn Jabal, radiyallahu ta'ala, prophète, salallahu alayhi wa sallam, il, il a attesté, il lui a donné une attestation verbale que lui fait partie des savants de cette umma, de cette nation du prophète, salallahu alayhi wa sallam. Umar ibn al-Khattab, deuxième calife de l'islam, il voulait, quoi Le recommander comme calife après lui. Tellement c'est quelqu'un d'important. Mais Mu'ad ibn Jabal, il est mort avant Umar ibn al-Khattab. Pourquoi est-ce qu'il est mort Il est mort à cause de la peste. Il est pris, il y, avait, il y a un événement à travers l'histoire de l'islam très connu qui s'appelle Ta'un ou Amawas, la peste de Amawas, qui a pris la vie de plusieurs grands des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans la région de Hachem, euh, de du Levant. Et parmi ses compagnons, c'est Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal, lorsqu'il savait que on est pris avec est la... on fait face à la peste on ne peut pas sortir comme le prophète il a dit qu'est-ce que Mouad ibn Jabal il a fait qu'est-ce qu'il a dit je ne suis pas en train de dire on doit être comme Mouad ibn Jabal okay? ça c'est un niveau trop élevé pour nous trop élevé il y a, a d'autres raisons un autre raisonnement qu'on n'a on pas le temps de l'expliquer maintenant que ça c'est spécifique au, au ta'un, à la peste Mouad ibn Jabal il a fait dua à Allah Il a dit « Ya Allah, Allahumma ati ala mu'ad al-haddan aufer min hadhi r rahma Ya Allah, accorde à al-mu'ad, ma famille, à moi, accorde-nous une grande part de cette miséricorde qui vient d'Allah Azzaud. » Pourquoi Parce qu'il voit que ça, c'est une r-rahmat d'Allah. Parce que dans les hadiths du prophète, ça parle que ta'un, c'est un riz, c'est une punition qu'Allah envoie sur certaines personnes. Et c'est quoi C'est... Une miséricorde qu'Allah Azza wa il envoie sur d'autres personnes, subhanahu wa ta'ala. Alors lui, il perçoit ça comme une rahmah d'Allah Azza wa Pas la maladie, mais l'épreuve en tant que telle. Vous comprenez, il voit qu'il fait face à cela. Ce n'est pas qu'il a voyagé pour aller chercher ta'oun. Mais c'est le ta'oun qui est venu, cogné à sa porte. Alors il dit, ya Allah accorde-nous la plus grande pardon. Parce que c'est quoi ici, encore une fois, c'est la question de, Al de la clairvoyance. Lorsque le croyant, le croyant ne connaît pas c'est quand sa mort. Okay. Mais ces gens-là, tellement ils craignent Allah Azza tellement ils ont le basira, ils voient des signes qu'il semblerait que quelque chose s'approche d'eux. Vous comprenez Alors là, ils n'ont pas peur de faire face au qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il a été pris par taun Et son fils, il a été pris aussi par taun Abdurrahman ibn Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Et lorsque ça rapporte, et c'est une narration authentique, encore une fois ici, ça, ça nous émerveille. Ce n'est pas pour dire on doit être comme eux. Impossible que quelqu'un aujourd'hui arrive à ce niveau d'imam. Qu'est-ce que c'est la crème de la crème des croyants Vous comprenez Mais c'est pour voir à quel point est-ce que le iman de quelqu'un peut arriver, sa pleine confiance en Allah Azza wa Ils disent qu'au dernier instant de sa mort, qu'est-ce qu'il disait Mu'ad Ibn Jabal Lorsqu'il lorsqu était souffrant, il disait Allah, je ne me rappelle pas exactement les paroles, les, les débuts des paroles en arabe, mais il disait Allah Azza wa Jal, plus encore, ya Allah, plus. فَإِنَّنِي أُحِبُكُ Car je t'aime, ya Allah. Vous comprenez Tellement ici, quoi il est content de ce quader d'Allah, il voit qu'il est convaincu que le prophète, wa sallam, il a dit que ça c'est une rahmah d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et c'est sa dernière opportunité, c'est la fin de sa vie ici, la dernière opportunité de la vie de la il veut quoi Enmagasiner plus de, de Hassanat, alors il veut plus se rapprocher d'Allah, comme je dis, dit, ce n'est pas fait pour moi, ni pour vous, ni pour personne, ça, c'est un niveau très très élevé. Pourquoi je donne cet exemple Pour illustrer Que le croyant ne doit pas craindre la mort, craindre la maladie, Prendre des dispositions, c'est une chose. Craindre, c'est une autre chose. Un deuxième point ici. Pourquoi Ça, c'est les, les questions, encore une fois, les questions casse-tête de base ici. D'un athée, il va dire, pourquoi Dieu, s'il est miséricordieux, pourquoi est-ce que Dieu envoie un virus Pourquoi est-ce que Dieu envoie des maladies Il va y avoir des gens qui souffrent, ainsi de suite, ok وَلَنْ يَعْضَوْ بِرَبِّهِمْ ne sont jamais contents avec leur Seigneur. Si Allah Azza wa Jalla leur donne du mal, ils vont dire pourquoi Dieu normalement il est miséricordieux. Si Allah Azza wa Jalla leur donne du bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qui t'a dit que ça vient de Dieu? Ça vient de moi. I worked very hard, man. Comprenez? C'est la science. C'est les moyens dont nous disposons. Ici si de suite. Parce qu'on a travaillé fort. Alors... Oka kana al kafiru ala rabbihi zahiran Comme Allah Azza wa Alors, est-ce qu'il y a une raison derrière ou non Bien sûr, il y a des raisons Il y a des raisons Et c'est pour ça que le croyant ne doit pas toujours se limiter à regarder Il est arrivé où Corona Que ça se rapproche Il y a combien de cas, cas? Est-ce que c'est interdit de voyager maintenant -ce que... Non, il y a quoi Une dimension de rube ici Si on n'apprend pas de ce genre de leçons Allah Azza wa il dit Wa ma bil ayati illa takhwifa Allah azza envoie des signes parfois les catastrophes naturelles et ainsi de suite pour nous faire peur pourquoi pour nous faire peur pas pour nous faire du mal c'est pas pour nous terrifier comme ça pour qu'on ait pour qu'on souffre non c'est pour que celui qui a un peu de raison revienne vers Allah azza parfois c'est quoi c'est un avertissement comme les prophètes Allah azza leur a envoyé quoi wa ma illa mubashirin wa ils font des avertissements attention faut savoir vers où tu te vas avant que ce soit trop tard Hier la nuit, lorsqu'on dormait tous dans cette ville, il y a eu un tremblement de terre. Certaines personnes l'ont ressenti, probablement la majorité ne l'ont pas ressenti. Ils ont su le matin qu'il y avait un tremblement de terre. Alors qu'est-ce que Allah Azza wa dit pour El Karim? Afa'amin ahl al Qur'an, ou yakhudham ala t'khawf, famahum bimujizin, ou Allah azza wa jalla okay et plusieurs ayats comme ça et dans l'autre aya c'est comme wnsitouha thumma taj lafi Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala nous, nous parle ici ça Allah azza wa jalla est-ce que les gens se sentent sécurisés immunisés que la punition d'Allah azza wa jalla arrive lorsqu'ils sont dans leur sommeil la nuit les gens ils dorment pour cela quiétude il y a rien qui va arriver Alors, un 3 degrés, peut-être, c'est quoi C'est un petit signal. Mais ça peut arriver comme c'est arrivé ailleurs dans le monde. Un 7 degrés, un 8 degrés, ce n'est plus quoi Ce n'est plus une petite épreuve comme ça. C'est toute une vie qui va changer par la suite. Ça change, ça peut changer la surface d'un lieu entier, ok Alors, lorsque Allah azzawajal, regarde je vous donne un exemple. Parce que les gens se sentent, les gens sentent, encore une fois, les gens qui vivent, dans des sociétés dans lesquelles on a le confort on a les moyens le confort les moyens est-ce que c'est mal c'est pas mal tant qu'on le perçoit comme une ni'ma, ni'ma d'Allah mais qu'est-ce qui arrive à la plupart des gens est-ce que les, la plupart des gens comprennent avec la miséricorde avec les que qu'Allah leur donne ils vont dire "Hamdulillah, Allah est tellement non wa ma aktharu La plupart des gens ne sont pas reconnaissants vers Allah Azza wa Alors comme on a dit, lorsque Allah Azza donne aux gens quoi, le confort et le bien ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils commencent à faire commence à faire du mal à d'autres peuples, à d'autres gens, okay, à des personnes plus opprimées. Il commence à dire du n'importe quoi sur Allah Azza wa Vous le savez combien de personnes dans les médias et de nos jours sur les réseaux sociaux, combien de personnes se moquent d'Allah Azza wa Insultent Allah subhanahu wa ta'ala, se moquent des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, se moquent de la religion d'Allah Azza Combien de personnes disent il est ou Dieu On veut le voir, ok Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Dieu Certains écrivent des livres que la science, elle a tué Dieu. Ta'ala, Allahu an dhalik. Ok, les gens sont tellement... Alors Allah Azza wa parfois il envoie une petite chose comme ça aux gens pour leur rappeler que quoi Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Qu'on n'est rien du tout en tant qu'être humain. Ok, il faut pas... Si quelqu'un te dit, nous les êtres humains, on est trop importants pour Allah. Ça c'est les gens du livre qui en disent ça. Nahu abna Allahi wa... Uhu, nous sommes les enfants d'Allah, les bien-aimés d'Allah. C'est pas vrai. Abu Darda, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, Abu Darda, je vais écrire son nom. Il a dit quelque chose de très intéressant une fois. Abu Darda, encore une fois un autre grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A connaître. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu Ma ahwana al-khalq ala Allah, idha hum amrahu les gens deviennent tellement négligeables auprès d'Allah, n'ont plus de valeur lorsqu'ils se détournent de son chemin ils oublient Allah Azza wa alors là pour les gens, pour Allah Azza wa nous en tant qu'être humain, on ne vaut rien tu vaux quelque chose auprès d'Allah si tu crains Allah Azza wa si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala c'est le contraste complètement, c'est le différent complètement l'autre côté qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala Faites dire que Celui qui se rappelle d'Allah, Allah, Allah Azza wa il se rappelle de lui, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous le savez Vous le savez probablement, mais c'est un rappel. Parfois, on oublie okay, des choses. Encore une fois, on pense que ce qu'on a comme confort, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça. Vous savez que exactement il y a de cela un siècle. Un siècle, c'est rien du tout dans, dans la vie humaine. Okay? Dans la vie d'une personne, un siècle, c'est ma vie, plus que ma vie. Mais dans l'histoire de l'être humain, Sans parler ici auprès d'Allah, mais même dans l'histoire. Un siècle, c'est rien du tout. Parfois, dans les livres d'histoire, on va te résumer un siècle en deux pages. Okay? C'est les, les événements clés de ce siècle. Il y a de cela un siècle exactement. Décembre 1920, c'était la fin. En anglais, ça s'appelle Spanish flu. En français, c'est quoi C'est la, la, la grippe espagnole. Okay? Ça a affecté combien de personnes ça 500 millions de personnes, un quart de l'humanité, ça n'a duré que deux années. Et des millions de personnes qui étaient mortes. 500 millions de personnes. 50 millions de morts. Et les personnes qui étaient affectées, sans islam mourir, 500 millions, un quart des êtres humains. Imaginez, un être humain sur quatre sur cette terre qui était affecté. Ça n'a duré que deux ans. Deux ans. Là, je vous pose comme question, je ne suis pas en train de dire, ok, c'est ça ce que j'aimerais que ça arrive, ou bien c'est ça ce qui va arriver. C'est Allah, il a c'est lui. Mais nous, on veut juste se mettre ici dans une situation théorique pour remarquer à quel point est-ce que la vie humaine, elle est fragile, tout, la, tout le confort que nous avons, il est fragile. Imaginez si ce virus corona, il va se répandre et continuer de se répandre et qu'il va durer pendant trois années, trois années. Trois années, encore une fois, c'est rien du tout. Okay, trois années, ça passe rapide. Si on pense, qu'est-ce qu'on faisait Ça fait trois, trois ans, ça, ça, ça a l'air comme ça fait deux, deux mois. Pas, ça fait pas très longtemps. Comment est-ce que vous imaginez ce monde va devenir Dans trois ans. Je ne parle pas ici des morts, des personnes. Ça, c'est autre chose. Oh, difficile, à difficile à dire. Regardez. Le capitalisme, le néolibéralisme, la mondialisation, tout ça, ça va disparaître. Vous comprenez Les produits que vous achetez à 2 dollars parce que c'est fait en Chine, ça, ça va probablement disparaître. Okay? On va payer le double, le triple. Okay? Les nombres de pertes d'emplois, les emplois qui vont être perdus, les gens, les compagnies qui vont fermer. Okay? Trois ans, c'est assez pour, je ne suis pas en train de rigoler ici, trois ans, c'est assez pour clouer le trafic aérien, pour que les, les avions ne volent plus. Parce que déjà, juste ça fait quoi Un mois et demi et déjà on commence à faire des politiques de remboursement. Vos amis, les compagnies d'assurance commencent déjà à se désister pour dire on ne couvre pas telle chose, ni telle chose. Imaginez sur trois années. Imaginez s'il y a des millions de victimes à travers le monde. Alors, les gens qui avaient payé des, quoi, des milliers de dollars pour être couverts par une assurance très forte, eh bien, on va te dire bye bye. Il n'y a plus personne pour te répondre au téléphone. Tout le monde est malade comme toi. Afwan Act of God, mais ça, ça on va te dire, c'est pas act of God, on n'existe plus, okay, le téléphone ne répond plus, parce que c'est quelque chose de, de général, le grand marché du divertissement, le tourisme, les festivals, les événements sportifs qui amènent des milliers de personnes, tout ça, ça va disparaître. Seulement si c'est 3 ans. Plus encore, moi je vous le dis, je suis entre ne parle pas ici de ghaib je ne connais pas l'avenir. On parle avec quoi La psychologie de l'être humain, normal. On apprend de l'histoire et comment l'être humain il est selon ce que le Coran nous dit. Si ça dure pendant un 3 ans, 4 ans, je ne dis pas les masajids vont se remplir. En Occident, les églises vont se remplir. Vous allez voir des prières à la télé, à la télé vous allez voir des gens qui vont prendre prière « Oh Dieu, on lève, oh Dieu, là les gens vont revenir à la religion, vont se rappeler de Dieu, ainsi de suite, vous comprenez ?» Ça c'est la fragilité de l'être humain, comment est-ce que l'être humain il est Alors encore une fois, l'avenir on ne le sait pas, moi je ne le connais pas, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de, ok, ce ne sont pas les, les gars sur Youtube qui font euh, des prophéties pour l'avenir et tout, je connais « La A'alamul Ghayb » c'est Allah qui connaît le Ghayb, mais c'était juste pour donner ici une illustration jusqu'à quel point est-ce que l'être humain Il est faible, il ne faut pas être leurré par un être humain, par une puissance, par nous-mêmes, par autre chose. Tout ce que Larza Oudel nous a donné, Combien bien, c'est une Amadallah, remercier Larza Oudel pour ça, on lui demande qu'il nous l'aide à l'utiliser dans ce qu'il aime, Subhanahu wa Ta'ala, de toujours se rappeler de lui, de dire, Alhamdullah, faire droit. Faire notre salat, okay, ça c'est la plus grande protection. Comme on a dit, tu laves tes mains, tu fais ton dos et tout. Mais la plus grande protection, c'est quoi C'est faire tes salats à l'heure. Rembourser tes dettes. Faire tes obligations envers les autres. ok? Être là où Allah subhanahu wa ta'ala il aime qu'on soit avoir notre relation avec Allah Azza wa Jal. Faire les adhkars à chaque matin. Même des soirs qu'on connaît par cœur. C'est quoi C'est quoi ce cette ayah, juste cette ayah. Min sharrima khalaq, ça couvre quoi les accidents, et coronavirus, et telle chose, et les shaytans, et les êtres humains, et tes ennemis, tout ça. Min sharrima khalaq. C'est ça la vraie assurance. C'est pour ça que le prophète sallallahu nous apprend à répéter ces soirs, nuit et jour. C'est clair Comme j'ai dit, le, le, le sujet en tant que tel, c'est un sujet qui est vaste, mais incha'Allah, pour ma part, je, vais, je préfère m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure, incha'Allah Oui Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. C'est clair. Taïm. Bonne question. Euh, la première chose, c'est juste de se dire déjà. De, de se dire et d'être convaincu. De ne pas se leurrer par soi-même. De ne pas penser que moi, je suis un vrai mutawakkil. Ok Parce que peut-être que dans ma vie, je n'ai pas vraiment été éprouvé. C'est clair. Donc, essayez de toujours prendre l'habitude de dire, quoi Moi, je suis serviteur d'Allah, Abdallah Azza wa Toujours demander. Il ne faut pas essayer trop... trop se, euh, Quand on explique ça, quand Imam al-Qaï me parle de ça, c'est pour nous expliquer c'est quoi le tawakul. C'est pas pour nous dire toujours, il faut paniquer, et dire je suis pas un bon, peut-être me Et qu'est-ce qui arrive si c'est pas pour ça, non. Parce que ça, ça peut aller encore une fois à l'encontre du tawakul. Okay de penser, mais si quelque chose m'arrive, peut-être je vais pas avoir le tawakul. Encore une fois, c'est porter des soucis que je n'ai pas apportés. La chose plus importante, c'est de ne pas être leuré par par son état actuel de ne pas se dire moi je suis un grand moutawakil ou autre chose ou mon iman en allah c'est pour ça que j'ai telle chose et la deuxième chose bien sûr est toujours de continuer à faire les bonnes œuvres doua demander l'aide de l'arzohdil et demander quoi febbat que l'arzohdil nous raffermisse subhanahu wa taala oui une autre question oui réciter Vid. Oui. Trevång känslan. Taib. Al-Yakin säger säkertid. Al-Yakin filahi Subhanahu wa Taala. Dunupa du tid Allah al-Zawaj. Ok. Och det är en komponent av tawakkul, men det är en komponent av andra saker än tawakkul också. Så al-Yakin antagit att inte är för att tawakkul, för att tawakkul, som Allaah berättar att göra de Faire faire les œuvres Ça, ça fait partie du tawakkul. Et le c'est pas seulement pour le tawakkul. C'est relié à d'autres choses, comme dans le shara' d'Allah Azza wa si on a des doutes dans l'aqidah ou autre chose, de toujours rejeter les shubuhats de shaitan shaytan par le yakim en Allah Azza wa Non. Afika, barakallah. Oui. Excellente question. Barak excellente question. Les Oulama, ils ont parlé de ça. Même Ibn Hadar Ali Rahmet Oulaytal et d'autres, ce hadith du prophète Sarasim, il parle spécifiquement de ta'un, de la peste. Ça ne parle pas de tous les fléaux. Okay? C'est pour ça au début du, de la halaka, j'ai mentionné, si je me rappelle bien, que la bonne opinion, inshallah, chez les Oulama, c'est que le mot ta'un dans les hadiths du prophète Sarasim, il fait particulièrement référence à quoi à... La peste, ok j'ai dit que ça, c'est vraiment un grand sujet, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, parce que ça ouvre, ça c'est une conclusion à laquelle, il y a deux opinions chez les ulama. mais c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé après l'étude de plusieurs hadiths ici, parce que Ta'oun, la peste, il y a des hadiths du prophète sallallahu qui mentionnent des choses bien précises, Ok relient même à l'jin et ainsi de suite. Ce n'est pas pour n'importe quelle épidémie. Autre chose, les ulama qui sont d'avis que le Ta'oun, c'est la peste, ce n'est pas n'importe quelle épidémie, c'est le fait que lors du temps du prophète, Lors du temps de Umar ibn al-Khattab et à travers l'histoire de l'islam, il y a plusieurs épidémies qui sont entrées dans la médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le ta'oun en tant que peste n'est jamais entré. Vous comprenez Donc, pas, le prophète sallallahu ne parle pas de n'importe quelle épidémie. Il y a des épidémies qui peuvent, qui peuvent atterrir à l'intérieur de la médine du prophète sallallahu mais pas à ta'oun. Na'am. Wallahu ahlam. Na'am Non. Ils sont tués, est-ce que le en fait qu'ils avoir des, des, des maladies, des, des, des choses qui arrivent, c'est dur En fait que là au moins l'églige un petit peu les, la, les musulmans à travers le monde Très bonne question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien ce hadith, hadith très très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam « min dham bin ajdaru an yu'adjil allahu uqubatahu fi dunya » dit le prophète sallallahu alayhi qu'il n'y a pas un péché qui mérite wa qu jalla précipite sa punition dans la dunya Ça veut dire, il y a beaucoup de péchés pour lesquels la personne ne va jamais recevoir de punition directe. Elle pense que tout va bien. Ah, si Allah n'a pas puni, ça veut dire que je n'ai pas fait quelque chose de grave. Et c'est dans l'au-delà qu'il va être quoi Surpris. Mais le prophète S.A.S.M. l'a cité deux péchés. Que ces deux péchés-là punissant dans la dunya et elle n'efface pas la punition de la l'akhirah. Ça va rester aussi la punition de la l'akhirah. C'est quoi ces deux péchés Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'injustice ainsi que -rahim, couper les liens de famille. Vous comprenez Couper les liens de famille comme c'est le cas de nos jours à travers le monde même chez les muslimines c'est une raison pour laquelle on mérite d'être puni par Allah azzawajal. et l'autre raison extrêmement apparente, comme tu le mentionnes, c'est l'injustice qui est criante à travers le monde. On pense encore une fois que tout va bien, okay, parce qu'on vit dans le confort. Mais on oublie qu'aujourd'hui, dans ce monde, il y a, je ne sais pas nécessairement 50%, 50%, mais il y a une moitié de l'humanité qui vit dans un monde. C'est le monde qu'on vous présente dans les médias. Okay, le monde de la consommation, du confort, du divertissement, ainsi de suite. Et il y a l'autre partie de l'humanité qu'on met complètement à l'écart, on n'en parle que très brièvement parce qu'on ne veut pas que les gens ne voient pas ça, ça c'est les gens qui sont écrasés, qui vivent sous l'oppression, qui vivent sous la souffrance, qui vivent sous les guerres et ainsi de suite, et qu'il y a l'autre partie de l'humanité qui fait comme si elle ne sait pas, parce qu'elle se soucie de l'environnement. Elle est soucieuse de l'environnement, ok C'est le grand souci, c'est parce qu'on est tellement humain, on se soucie de l'environnement. Mais là, remarquez, on est tellement humain que dès qu'il y a un une petite crainte comme ça, un virus, et eh bien Starbucks, elle décide d'oublier l'environnement et de vous dire quoi Non, non, non, non, non, maintenant on va seulement donner des... quoi Des, euh, des gobelets ou bien des verres qui sont... Jetables. Il n'y a plus de réutilisables parce qu'on craint le virus Corona. Donc quand ça, quand ça parle de nous, de nos vies à nous, les gens qui vivent dans le monde du confort, là oubliant l'environnement et toutes ces rigolades là, on ne va pas parler de ça, ok Mais lorsqu'il s'agit des gens qui souffrent ailleurs dans le monde, on s'excuse, on est très humain, nous on se soucie de l'environnement, c'est ça ce qu'on fait. Alors c'est normal, on ne dit pas que c'est nécessairement ça la raison, ok Ça se rêve auprès d'Allah Azzawajal et je ne dis pas que c'est seulement pour les muslimines, Si on parle de l'oppression faite aux musulmans, comme tu le mentionnes, en Palestine, en Syrie, en euh, Birmanie, en Chine, aujourd'hui même en Inde, et à chaque fois ça, ça prend plus d'expansion et d'expansion, pensez-vous qu'il n'y a pas des millions de personnes à travers les dernières décennies qui, au fond de la nuit, sont en train de faire des doigts auprès d'Allah Allah. Il y a des gens qui nous font tel mal. Il y a des gens qui nous font tel mal. Et il y a même des musulmans, Khadaluna, qui nous ont oubliés ainsi de suite. pensez que Allah ne va pas répondre à leurs doigts Pensez, il y a des gens, qui pensent à Allah, ils pensent Allah répond seulement au dua des riches, ok, des puissants, ceux qui ont le confort. Allah répond à mon doigt parce que euh, j'ai euh, pris un petit break cet Ramadan de trois jours off sans solde pour aller faire la prière à la mosquée. C'est pour ça, que je sais que Allah il est là pour moi, ok. Et on pense que les gens opprimés, les gens qui vivent dans la souffrance et de suite, eux, ils méritent pas que Allah Azza wa Jalla il leur donne. Croyez-moi. Si on parle des musulmans opprimés, c'est parce qu'on vit dans un monde dans lequel les musulmans sont faibles et qu'ils sont opprimés. Si on vivait dans un autre monde dans lequel les musulmans seraient eux les plus forts et qu'ils opprimés, Primer les autres Et qu'ils étaient injustes envers les autres On va dire la même chose Allah Azza wa Quoi Il n'accepte pas L'oppression et l'injustice Celui qui est injuste Il mérite la punition d'Allah Azza wa Dans la dunya avant la akhirah. C'est pas politiquement correct de dire ça de nos jours C'est la vérité On peut pas se mentir On peut pas dire autre chose Ça répond à ta question un peu Une dernière question Inch'Allah avant de conclure Pas de question Tillbaka till Allahs namn och hans hårda. Alla är Allah. illa är Allah.